Au sud du pays, minima 6 à 12 degrés. Demain, après la dissipation de la brume et des nuages bas, encore des éclaircies en première partie de matinée. Puis ensuite, à nouveau, des averses. Les à sec à partir de l'ouest au fil des heures. Température 14 à 19 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h, voici les titres de l'actualité. Réussir son année ou la rater une seule fois, c'était la condition pour décrocher une bourse d'études dans le supérieur. La Fédération Wallonie-Bruxelles change ses critères et la Fédération des étudiants francophones gagne donc sa bataille. Ils ont raté Co le concours et par contre ils ont Comment réagir 285 étudiants en médecine sont reçus collés. Ils ont raté le concours, mais par contre, ils ont réussi leur année. Ça choque d'autant plus euh, la population. Voilà, et leur avocate dépose un recours en extrême urgence devant le Conseil d'État pour faire annuler le concours. La violence conjugale décrite en 13 critères et quelques couleurs, des critères et des questions qui vont pouvoir aider les policiers, par exemple. Une file jusque dans les entrailles du métro pour entrer dans la Tour des Finances ce matin à Bruxelles. Ce soir à minuit une, il sera trop tard pour entrer sa déclaration d'impôt via TaxonWeb, mais on aidera... Plus longtemps, les contribuables dépassés. Quand un coiffeur gagne 10 000 euros par mois, c'est une polémique qui naît. En France, le salaire du coiffeur de François Hollande a été dévoilé. Carcassonne-Montpellier, les sprinteurs ont les biais, les pieds bien accrochés dans leurs pédales. C'est une étape qui leur est terminée, elle est en train de se terminer. Enfin, nous irons aussi à Dour, ouverture du festival dans une heure. Les camps sont dressés, les festivaliers attendent, vous dira notre journaliste sur place. Le journal de 17h, il vous est présenté par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Ce changement important à partir de la prochaine rentrée, et c'est une information RTBF. Et elle concerne 35 000 étudiants dès la rentrée de septembre. La Fédération Wallonie-Bruxelles modifie les conditions pour décrocher des bourses d'études dans les hautes écoles et les universités. Le calcul est revu, Rudy Hermans, pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, les étudiants qui entrent dans les conditions financières d'octroi d'une bourse d'études sont soumis à une obligation importante, réussir. Un an d'échec était admis, mais au deuxième couac, la bourse n'était plus accordée. Situation délicate à laquelle Manon a été confrontée. C'est vrai que ça a été quand même un gros stress aussi pour mes parents, bien sûr. Je me demandais comment ils allaient faire. Je sentais bien qu'il y avait cette panique, du coup, que ça allait engendrer sur le revenu du ménage. D'où la réforme annoncée. À l'avenir, seul le critère financier sera pris en compte. Si les revenus de la famille sont insuffisants, la bourse sera octroyée et il n'y aura plus d'obligation de réussite. C'était une revendication forte de la Fédération des étudiants francophones, son président, brio Watley. Il est complètement inconcevable qu'un étudiant qui obtient une bourse en première année, en deuxième année, puis qui échoue en troisième année, ne puisse pas être soutenu par la Fédération de Bruxelles pour terminer le cursus alors qu'il a des problèmes et des difficultés financières. Il ne faut pas instaurer de conditions de réussite supplémentaires pour les étudiants boursiers. L'an dernier, 3500 étudiants ont ainsi été privés d'une allocation d'études en raison d'un échec. Avec la réforme, ils auraient reçu ce coup de pouce. Le ministre de l'Enseignement supérieur en Wallonie et à Bruxelles, Jean-Claude Marcourt. Au travers de cette réforme, je pense que nous faisons un pas supplémentaire vers cette justice sociale. Tous les détails devraient être disponibles dans les prochains jours sur le portail internet dédié à l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ou auprès des universités et autres écoles. Réussir mais rater, c'est ce qui arrive aussi à 246 étudiants en médecine. Ils ont terminé leur première année d'études et l'ont même réussi, mais ils sont recalés au concours imposé cette année. Ils ne sont pas classés parmi les meilleurs. Ce concours, c'est une première et c'est l'option qui a été choisie pour rester dans les normes des numéros inami décernés. Pour eux, La douche froide, les portes de la deuxième se referment. Alors pas complètement, tout dépendra des résultats de la deuxième session. Mais dix d'entre eux, des étudiants namurois n'attendront pas cette ombre pour protester. Leur avocate introduit un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler l'épreuve. Quels sont ces arguments Écoutez Aurélie Kettels. Globalement, il y a deux critiques en soi. Une critique qui, qui concerne le quota en tant que tel, c'est-à-dire le nombre maximal d'étudiants qui pouvaient réussir le concours cette année. Donc là, il y a une critique qui concerne, selon nous, l'absence de données pour justifier ce chiffre, ce fameux quota. Et il y a une critique qui concerne plutôt l'organisation du concours, les modalités qui, selon nous, ont été connues beaucoup trop tard et en plus ont été modifiées en cours d'année. Des propos recueillis par Benjamin Carlier. Quelques couleurs peuvent aider à intervenir en cas de violence conjugale. C'est un outil destiné aux policiers, à la justice ou encore aux services sociaux, le permet de mieux évaluer les risques de violence dans un couple ou les risques de récidive aussi. Un instrument qui a été conçu par une haute école de Leuven. Les explications avec Patrick Michel. 13 critères sont pris en compte avec ce nouvel outil. C'est un questionnaire mais il est avant tout pratique. Les intervenants qui soient assistants sociaux ou policiers peuvent le compléter très facilement avec un code de couleur. Vert, orange, rouge. Des cases à cocher Alors, élément 9, les informations consignées, elles portent à la fois sur la situation du couple, mais aussi et surtout sur l'environnement plus global. Alors, parmi les 13 critères, on trouve les antécédents familiaux en matière de violence mais aussi la situation financière au sein du couple, les événements qui sont intervenus dans la famille, les contraintes professionnelles, sans oublier la dépendance à des substances comme l'alcool ou d'autres drogues. Alors, principal avantage du nouvel outil, une fois généralisé, il permettra à différents intervenants successifs eh d'accéder aux informations et donc de pouvoir échanger à partir de critères identiques. Alors, le nouvel outil a été présenté au Collège des procureurs généraux. Il va maintenant se généraliser. Et être désormais à la disposition de toutes les zones de police. 12 caméras braquées sur lui. Salah Abdeslam ne veut plus de la vidéosurveillance en permanence dans sa cellule de la prison française de Fleury-Mérogis. Il parlera aux enquêteurs. Si cette pratique cesse, son avocat est au tribunal administratif de Versailles pour demander la levée de cette mesure. Il n'a plus de vie privée, il a une vie publique, a-t-il lancé. Le tribunal à 48 heures pour prendre sa décision. Le patron du renseignement français sait aussi qui a commandité les attentats de Paris en novembre. Plusieurs passages de son audition à huis clos devant la commission d'enquête sont publiés dans la presse française. Le patron sait qui mais il ne révèle aucun nom. Un des deux trains ne devait pas se trouver là. L'Italie cherche des réponses au drame qui a coûté la vie à 27 passagers près de Bari. Sur cette portion de 17 kilomètres à voie unique, les chefs de gare doivent se téléphoner avant de laisser passer les trains. Et visiblement, les deux conducteurs ont reçu cette autorisation. L'un de deux trains était en retard à cause de travaux. C'est l'un des systèmes les moins évolués et les plus risqués. avoué aujourd'hui le ministre italien des Transports devant les députés avant d'annoncer 1,8 milliard d'euros supplémentaires, pour le réseau ferroviaire régional. L'humour anglais jusqu'au bout. David Cameron quitte ses fonctions de Premier ministre britannique. Cet après-midi, il rend sa démission à la reine, Mais avant cela, dernière prise de parole au Parlement pour une séance de questions-réponses. Et il s'y est amusé avec le chef de l'opposition. Travailliste, discussion sur leur costume ou sur la ténacité de son adversaire. Pendant ce temps, la nouvelle Première ministre, Theresa May, est en train de composer sa nouvelle équipe. Elle entend créer un ministère pour gérer la sortie de son pays de l'Union Européenne. Et des fils, plus de 200 mètres de fil ce matin à Bruxelles, mais devant les bureaux des finances. Que des contribuables qui viennent demander de l'aide pour remplir leur déclaration fiscale. Le délai est dépassé pour la version papier, mais celui pour Tax on Web expire cette nuit. Reportage, Quentin Warlop avec Natacha Stragier. Des centaines de personnes devant le dernier bureau encore ouvert au public. Pourtant, le SPF Finance conseille aux contribuables de plutôt prendre contact par téléphone. Mais beaucoup sont venus quand même demander de l'aide et ont attendu souvent longtemps. Pour gagner quelques euros, euh, comme ça plusieurs heures de fil, c'est le deuxième jour que je viens c'est extrêmement désagréable. Je suis arrivé à 8h30 ou peut-être même un peu avant. c'est ah. certain que vous allez passer Si, je vais passer. Je suis déjà là donc c'est un bon signe. Et j'ai le ticket. 450 tickets ont été distribués aujourd'hui. Le bureau sera ouvert jusqu'à vendredi même si le délai est dépassé depuis deux semaines pour la version papier. C'est ce soir minuit pour Taxon Web. À la clé, en cas de retard, un risque d'amende mais aussi des complications. Jacques Loupe est expert comptable. Quand vous Respecter les délais que vous remplissez votre déclaration à heure et à temps, c'est à l'administration à apporter la preuve de ce qu'elle affirme, que ce soit de rejet de déduction, des rejets de frais. Si vous êtes hors délai, c'est à vous à apporter la preuve que vous avez raison. Et si vous passez par un comptable, le délai est fixé au 27 octobre. Qui sera le premier à Montpellier Les coureurs du Tour de France ne sont plus qu'à 3,7 km de l'arrivée, Samuel Grelois effectivement il se passe quelque chose de totalement inattendu dans ce final de la 11 e étape on s'attendait au sprint massif ce ne sera sans doute pas le cas parce qu'à 11 km de l'arrivée on a joué intelligemment avec le vent on en a beaucoup parlé en préambule de cette étape le vent est effectivement à 11 km de l'arrivée on a vu le maillot vert Peter Sagan le coureur de l'équipe Tinkoff le champion du monde accéléré avec dans sa roue son équipier Massiège Bodnar le polonais champion de Pologne du contre la montre en 2009 En 2012, en 2013, en 2016. C'est un excellent rouleur. Ils sont partis à deux. Il y a eu une demi-seconde d'hésitation de Christopher Froome. Pas plus. Froome s'est dit J'y vais aussi. Froome a fait le bon en compagnie de son équipier de la Sky, Garen Thomas, le Gallois. Lui, il est champion olympique et champion du monde de poursuite par équipe. Imaginez le Quatuor qui se retrouve en tête désormais de cette onzième étape. Un Quatuor qui est en train de creuser avec le peloton. 20 secondes désormais annoncées pour le maillot jaune. Sur le reste du peloton et donc sur la plupart de ses adversaires comme Neiro Quintana que l'on a vu totalement perdu tout seul au milieu du peloton c'est une question de concentration d'organisation dans l'équipe Christopher Froome est lui le coureur sans doute le plus concentré depuis le départ jusqu'à l'arrivée de l'étape, c'est moins le cas semble-t-il pour Quintana, il fallait bien un moment ou un autre que quelque chose se passe dans cette étape, on a eu une échappée dite matinale comme d'habitude même si le départ a quasi été donné à 14h aujourd'hui, une échappée composée Notamment du champion de France Vichot, mais aussi de l'Australien Howard, une échappée reprise il y a déjà quelques kilomètres maintenant, car en tête du peloton, on a subi différentes accélérations sous l'impulsion de différentes équipes. On a vu les Etix, on a vu les Trek aussi avec Fabian Cancellara, on a vu les Tinkoff tenter d'accélérer. Plusieurs fois, le peloton s'est scindé en, en quatre morceaux, cinq morceaux même, et puis à chaque fois, on a assisté à un regroupement général avant cette dernière accélération de Peter Sagan. De Massiège Botnar de Christopher Froome et de Guerin Thomas. Ce va peut-être, peut-être, je ne m'avance pas encore, disputer, se disputer la victoire d'étape. Alors vous pensez bien qu'il y a des objectifs divers dans cette échappée. Peter Sagan est vraiment intéressé par la victoire d'étape. On le connaît. Ce serait la deuxième dans son chef sur ce Tour de France après Cherbourg. Et puis Guerin Thomas, lui et Massiège Botnar les équipiers de Luxe, ne pensent sans doute pas à la victoire d'étape. Ils pensent à se sacrifier pour le leurs leaders respectifs. Quant à Christopher Froome, le maillot jaune, je ne pense pas non plus qu'il imagine s'imposer ici à Montpellier. Ce qu'il veut, c'est creuser l'écart sur ses adversaires. Christopher Froome n'a certes pas assommé le tour dans les Pyrénées comme on le pressentait. Christopher Froome a par contre surpris en bien. C'est positif. Il a surpris au sommet de Péressourde en attaquant sur le sommet du col et en créant une distance bien respectable. 15 secondes, 16 secondes, c'est suffisant évidemment pour enfoncer le clou déjà au classement général sommet du Père Sourde et dans la banlieue et dans la vallée pardon du côté de Bagnères de Luchon, il a donc pris le maillot jaune ce jour là et aujourd'hui à coup de secondes, une seconde, deux secondes trois secondes, c'est important les secondes pour gagner le Tour de France Chris Froome va réaliser encore un, allez, un écart intéressant aujourd'hui et surtout pour la deuxième fois en quelques jours, il va marquer des points psychologiquement sur ses adversaires nous sommes à 500 mètres de la ligne d'arrivée Geraint Thomas s'est relevé il est fatigué évidemment par ses efforts et c'est Christopher Froome, le maillot jaune Dans une étape de plaine, dans une étape à réserver au sprinter, c'est le maillot jaune, le grimpeur britannique qui emmène ce groupe de 3 devant Massiège Bonnar et devant Peter Sagan, 300 mètres de la ligne d'arrivée. C'est vraiment un final totalement inattendu on assiste à un grand moment dans ce Tour de France et peut-être peut-être Christopher Froome est-il aujourd'hui dans l'Héro, en train de gagner le Tour de France ces quelques secondes auront en tout cas leur importance c'est le sprint Froome il va évidemment laisser Peter Sagan ça se discute pas remporter sa deuxième étape sur ce Tour de France le champion du monde et voilà déjà le peloton qui va limiter la casse le peloton 6 secondes 6 secondes d'écart pour le peloton 5 ou 6 secondes il faudra voir le temps officiel pour Neiro Quintana qui aura donc perdu du terrain aujourd'hui je pense que Quintana a franchi la ligne dans ce groupe effectivement et puis il faudra évidemment constater les dégâts du côté des autres adversaires de Christopher Froome du grand spectacle vraiment aujourd'hui dans ce département de l'Hérault, balayé par le vent un vent trois quarts d'eau qui aura vraiment à certains moments fait des dégâts des cassures dans le peloton et ce qu'a fait Christopher Froome aujourd'hui est tout simplement énorme même s'il ne gagne s'il ne grappille que 5 secondes sur son principal adversaire pour le classement final Euh, c'était d'une toute grande beauté et surtout, surtout, euh, c'était euh, un panache, d'un panache en tout cas euh, qui euh, nous impressionne et qui fait plaisir à voir parce qu'on l'a beaucoup critiqué, euh, Froome pour son côté euh, robot, c'est un robot, il n'y a pas euh, de sentiment, il n'y a pas de place pour l'improvisation euh, dans son chef et bien aujourd'hui, il a euh, tout comme au sommet de Père Sourde improvisé, les circonstances étaient là, il y a un trou, il l'a bouché, il a joué avec le vent, il s'est retrouvé devant avec euh, de fameux rouleurs comme Bodnar, Froome et euh, Thomas et Sagan, voilà le quatre, les quatre coureurs qui étaient en tête et ces quatre coureurs ont creusé l'écart jusque la ligne d'arrivée dressée devant le stade de rugby de la ville de Montpellier. Victoire donc du maillot vert, c'est une victoire facile pour lui Peter Sagan, facile en tout cas pendant le sprint parce qu'il aura fallu évidemment livrer de gros efforts pour distancer le peloton. Victoire de Peter Sagan, le champion du monde maillot vert qui va d'ailleurs consolider son maillot vert aujourd'hui devant Christopher Froome qui aura donc réalisé une petite avance une petite opération au classement général un petit pas peut-être pour le classement général mais peut-être un grand pas vers la victoire finale dans ce Tour de France ce ne sont pas les efforts ici réalisés sur les 11 derniers kilomètres qui lui coûteront beaucoup d'énergie demain dans la montée vers le Mont Ventoux je ne pense pas en tout cas que ça aura des conséquences sur les jambes de Christopher Froome qui est un garçon ô combien préparé pour ce Tour de France avec cet objectif Qui est de remporter une troisième victoire finale. Victoire de Sagan devant Christopher Froome. Devant Massiège Botnard. La quatrième position pour le Gallois. Guérin Thomas. Le Peloton. Le sprint du Peloton. Remporté par Alexander Christophe. Le peloton est arrivé. 5 secondes après le quatuor que je viens de vous donner. Pino a perdu du temps. Ala Philippe a perdu du temps. Joaquim Rodriguez a perdu encore plus de temps quant à Neiro Quintana. Il a limité la casse, mais je pense qu'il a pris. Un petit coup de marteau sur la tête Aujourd'hui il faudra digérer Cette deuxième erreur d'inattention consécutive Après celle qu'il avait commise au sommet De Péresourde Demain, grande étape à Direction le Mont Chauve Le Mont Ventoux Attention, on annonce Et on en a parlé tout à l'heure Des rafales de vent Avoisinant les 100 km h Aujourd'hui au sommet du Mont Ventoux Et donc la direction du Tour de France Va se réunir ce soir Avec également différents avis d'experts Différents spécialistes de la médecine pour prendre la bonne décision j'ai un écho dans l'oreille Voilà, ce sera plus facile sans l'écho pour prendre la bonne décision concernant l'étape de demain faut-il, oui ou non, la maintenir en tout cas la maintenir, oui mais faut-il la réduire ça c'est la grande question on pourrait imaginer l'arrivée au sommet du chalet Reynard pour éviter justement d'arriver là-bas, tout en haut à quasi 2000 mètres d'altitude et subir des vents qui seraient évidemment trop violents le cas chéant, pour les coureurs on en sera plus dans la soirée alors que Frank Schleck franchit la ligne d'arrivée de cette étape Carcassonne-Montpellier qui aura donc créé quelques surprises, M. sympathiques surprises dans ce Tour de France. Merci pour cette arrivée en direct Samuel Grelais, on verra donc la météo et l'étape de demain dans les mois. Il était le parrain, celui qui a dirigé la mafia sicilienne jusqu'à son arrestation en 2006. Bernardo Provenzano est mort à Milan dans un hôpital où il était encore sous haute surveillance. Il avait 83 ans. Un boss de la mafia qui a gravi un à un les échelons. Il appartenait au clan des Corleone qui a dirigé l'organisation d'une main de fer pendant plus de 20 ans. Et ils sont sans doute des milliers depuis ce matin à vouloir couper les cheveux de François Hollande. On parle bien du François Hollande au front des Garniers qui dirige la France. Et bien le salaire mensuel de son coiffeur approche les 10 mille euros bruts. Depuis que le canard enchaîné a mis les mains sur ces chiffres, c'est la polémique. L'Elysée confirme l'existence de ce coiffeur personnel, Olivier B, disponible 24 heures sur 24. Ce qui est annoncé vrai, a ah, avoué aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. Stéphane Le Foll, c'était à l'issue d'un conseil des ministres. Écoutez, je vous ai dit que ce coiffeur avait une, un salon, comme on dit, un salon de coiffure et qu'il l'a abandonné, qu'il est là 24 h sur 24, que ses prestations avant de coiffure, parce que je crois savoir, elles étaient faites par des prestataires extérieurs, que ça devait être payé. Bon, voilà. Après, je peux comprendre les interrogations, je peux considérer que là-dessus, il peut y avoir des jugements, mais il est là 24 h sur 24, je le disais, sur les déplacements, je suis là aussi comme témoin pour vous dire que c'est... La réalité, alors après, je laisserai chacun... J'ai un jugement sur le sujet, mais j'essaie d'objectiver la réponse. Stéphane Le Foll qui répondait à des questions de nos confrères de France Info et l'article 5 de son contrat de travail impose à ce coiffeur d'observer le secret le plus absolu sur les travaux qu'il aura effectués et silence aussi sur des informations qu'il aurait pu entendre en s'occupant de la tête présidentielle. Un mot de football, le plus beau but de l'Euro a été marqué par le Hongrois Zoltan Geras était à la 19 e minute contre le Portugal. Les spécialistes vous diront qu'il était à l'affût aux abords du grand rectangle et qu'il a su marquer grâce à un tir en demi-volée. La rencontre s'était terminée sur le score de 3 partout. Dour vibre déjà. Oui, Le festival va commencer dans une heure. On y attend 200 000 personnes. La musique va envahir la plaine, mais pour l'instant, les campeurs ont déjà envahi les lieux. Guillaume Gilbert, vous vous trouvez sur place. On entend déjà l'ambiance et pourtant vous êtes encore en camping. Oui, oui. Eh bien, vous l'entendez sûrement derrière moi, l'ambiance monte petit à petit ici dans le camping, déjà énormément de monde, la partie du camping dans laquelle je me trouvais est déjà remplie de tentes, pourtant le site du festival n'ouvre que dans une heure, mais beaucoup de festivaliers sont arrivés bien à l'avance aujourd'hui, tout à l'heure à midi il y avait déjà 10 000 personnes au camping et le monde continue à affluer ici. Vous l'imaginez donc, un gros dispositif de sécurité est mis en place avec fouille pour tout le monde. Côté météo, il fait nuageux ici, mais sec je vois beaucoup de festivaliers qui passent ici devant moi avec des bottes, aux pieds. on croise les doigts ici, mais on n'est jamais trop prudent et puis côté musique, ce soir, la tête d'affiche c'est Net Sky, le DJ belge électro bien connu, il jouera à minuit et demi sur la grande scène, citons aussi The Vaccines, le poiture londonien et leur rock in indie typiquement british, à 20h Balogi, l'ancien membre du groupe de rap liégeois Starflamme, enflammera la grande scène et enfin, c'est le groupe hollandais Jungle by Night qui aura l'honneur d'ouvrir le tour festival 2016, ils démarreront leur concert à 18h45. Merci Guillaume, et c'est vrai que les bottes et le festival de Dour, c'est une très longue histoire d'amour. Merci Delphine, vous écoutez Vivacité, il est 17h20. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction, et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. plein la cuisine. Et on part sur les routes. Jetez un oeil sur vos conditions de circulation avec vous, Claudine Fine, Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un accident sur le 25 et Liège-Bastogne à hauteur d'Ambourg. La berne centrale est neutralisée sur le ring de la capitale en circulation extérieure vers Grand Bigard à hauteur de Jette. Il y a un accident depuis déjà un petit bout de temps qui crée de sacrés fils depuis Bézembe-Copem. Comptez plus ou moins 1h45 de rallonge sur votre temps de trajet initial et en circulation intérieure. Ralentissement habituel entre Grand Bigard et Zameutem ainsi qu'entre Zameutem. Et le carrefour Leonard, plus 20 minutes à chaque fois. Les suites de cet accident sur le 403 Bruges tournée à hauteur de Lichterveld. La chaussée est dégagée en direction de Tournai, mais reste fermée. En direction de Bruges, on vous propose un itinéraire bis, quitter l'autoroute par la sortie Rousela euh, beveren et suivre les panneaux jaunes avec la lettre C. Et s'il vous plaît, gardez la bande d'arrêt d'urgence libre pour les services de secours. Distrait dans les bouchons à Liège, Et tiens y là dans les 30 minutes.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 exceptionnel Découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage des Wilds. Le Monde Sauvage des Wilds, Safari mm. Parc. Unique oui, oui. en Belgique. E25. Oui, oui. Sortie 46. Oui, oui, oui. Mondesauvage.be Mobilier Tendance Atteint l'eau sur le nouveau centre commercial Solde jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons relax, lit, meubles et articles de décoration. Mobilier Tendance La qualité a pris Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 à 18h30. Mobilier tendance. chez Plumard. plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, viens dormir, tout un art. Il y a toujours un Plumard près de chez vous. À Recourteux et Verviers, ou sur plume-art.be. Plumard.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 Cassette de vivacité avec Lucas Correa. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous nous entendez, c'est que vous n'êtes pas parti encore en vacances en dehors de la Belgique. Donc c'est une bonne chose, mais vous êtes nombreux à tout doucement le faire pour aller quelques jours, mais sans pour autant partir extrêmement loin. Et oui, ça arrive de plus en plus souvent. Il y a des gens qui partent bah, près de chez eux, peut-être en Belgique, peut-être en France, hein, parce que c'est pas loin non plus. On peut le voir aussi en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, en tout cas. Un site internet l'a bien compris et vous propose un moteur de recherche. Cherche totalement inédit. Inédit en quoi Parce qu'il favorise d'abord le nombre de kilomètres par rapport à votre maison, que la destination. On voit combien de temps on va parcourir et après, on choisit la destination. Ils vont vous expliquer tout ça, d'autant plus qu'il y a un système plutôt économique. C'est un système de troqueur de nuit. Les nuits, vous n'allez pas les payer, ni les acheter. Vous allez les troquer. C'est sympa, c'est pas loin et c'est pas cher. On le développera dans le 5 à 7 tout à l'heure, sur vivacité. Et puis, on parle un petit peu gastronomie avec le guide gastronomie Goemio, qui va s'associer cette année au festival Tomorrowland. Vous connaissez hein, la Tomorrowland, on en parle énormément, c'est un festival quasi international, des gens du monde entier viennent jusqu'en Belgique pour assister à ces festivités. C'est quand même étonnant hein, comme assimilation, un guide gastronomique avec un festival comme celui-là. Mais sachez que ça pourra rapporter gros en termes de récompense surtout. Et en plus, ils ont besoin de vous. Besoin de vous pourquoi Eh bien pour manger des plats gastronomiques tout en profitant du festival et ce gratuit Et oui, quand même, vous allez pouvoir vraiment profiter du festival pleinement parce que quand c'est gratuit, on aime encore plus et là, vous aurez à manger. Il lance un appel aux candidatures, on en reparlera dans la suite et puis on continue de vous offrir des cadeaux sur Vivacité. Vous allez pouvoir aller découvrir le Futuroscope de Poitiers, vous lancer dans cette aventure spatiale, cette aventure en quatre dimensions avec plein d'attractions. Il y a quand même un séjour à gagner, un séjour pour toute la famille, deux adultes et deux enfants. Vous allez aussi pouvoir applaudir Pascal Obispo et ça, on en reparle. On parle tout de suite Pascal Obispo sera au francophonie de Spa, vous remportez vos entrées pour le concert du 20 juillet. Rien de plus simple, vous envoyez le code OBISPO avec vos coordonnées complètes dès maintenant au 60.03 pour 75 centimes par envoi. Et peut-être qu'on aura la chance de vous accueillir sur l'antenne de Viva. Viva. Mais dans ardie, créateur de chaleur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 Vivacité présente 3D World Magic and Fun au stand. L'événement dont tu es le héros du 16 juillet au 28 août. Pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3D World Belgium.be Solde, solde de au meuble Maillot Et avec toute mon équipe, je m'y engage. À Neupré, Namur, Bastogne et sur meublemailleux.com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 Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, les titres de l'actualité avec Delphine Vreux. Et encore une victoire au sprint au Tour de France, le Slovaque Peter Sagan a remporté la 11e étape devant Chris Froome, Chris Froome qui conserve son maillot jaune. La Fédération Wallonie-Bruxelles rectifie sa copie, elle change les conditions d'octroi des bourses dans le supérieur, le critère de réussite est supprimé, c'est une information RTBF. À la rentrée, 4000 jeunes pourraient donc obtenir une bourse alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Dorénavant aussi tous les revenus du ménage sont seront pris en compte, par exemple pour des couples séparés. Ces changements, la FEF, la Fédération des étudiants francophones, les réclamait depuis des années. Salah Abdeslam n'a plus de vie privée. Son avocat demande devant le tribunal administratif de Marseille la fin de la, vie, de, de la vidéosurveillance dans sa cellule 24 heures sur 24. Je ne suis pas là pour vous demander la liberté de Salah Abdeslam. Il ne le sortira jamais de prison. Je suis là pour demander le respect de sa vie privée. A expliqué son avocat, Franck Berton, à l'audience, le tribunal de Versailles rendra sa décision vendredi. Merci Delphine. On développe tous ces titres dans le journal de 18h. Mais d'abord, on fait un point sur la météo. Il y a pas mal de pluie aujourd'hui. Oui, et il va encore pleuvoir demain dans l'après-midi, puisque demain matin il y aura des nuages bas et de la brume qui va déjà, qui vont déjà se former cette nuit, et puis on retrouvera des éclaircies en première partie de matinée, puis donc des averses un peu plus espacées. Ceci dit qu'aujourd'hui et on nous annonce un temps, un retour à un temps sec à partir de l'ouest au fil des heures, et les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés. Bon, merci beaucoup Dominique, on part sur les routes. Avec Claudine Fine, bonjour. <rire> bonjour à tous. Un accident sur le 25 Liège-Bastogne à hauteur d'Ambourg, la berme centrale est neutralisée. Un accident sur l'A54 Charleroi-Nivelle à hauteur de Jumet, la bande d'arrêt d'urgence est encombrée. Il suffit juste de ne pas être trop curieux, ça ne devrait pas vous ralentir. Concernant le ring de la capitale en circulation extérieure vers Grand Bigar à hauteur de jette il y a un accident qui crée des fils depuis Wiesembeek-Opem. C'est compliqué depuis déjà un petit bout de temps et bien qu'on actuellement plus ou moins deux heures de rallonge sur votre temps de trajet initial en circulation intérieure toujours sur le ring de la capitale ralentissement habituel entre Zaventem et le carrefour Léonard plus 35 minutes et plus 15 minutes entre Grand Bigard et Zaventem accident toujours les suites de cet accident important qui a eu lieu tout à l'heure sur le 403 Bruges Tournai à hauteur de Lichtevelde. la chaussée est dégagée en direction de Tournai mais reste fermée en direction de Bruges on vous propose un itinéraire bis quittez l'autoroute par la sortie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 5 à 7 à nouveau chargé de cadeaux pour vous. Les places pour Pascal Obispo, je viens de vous en parler. Vous pouvez toujours envoyer vos SMS pour aller l'applaudir au Francophonie de Spa le 20 juillet. Vous envoyez Obispo et vos coordonnées complètes au 6003. Pour la suite, on vous offrira votre petit séjour bien sympathique au Futuroscope de Poitiers en famille. Deux adultes et deux enfants pour découvrir toutes ces attractions extraordinaires en quatre dimensions avec tous les personnages que vous connaissez aussi. Il y a les personnages de l'âge de glace par exemple. Ce sera gagné dans le 5 à 7, et puis on parlera on parlera nourriture dans pas très longtemps, et oui le guide Goemio, un guide gastronomique s'associe au festival Tomorrowland oui oui, vous avez bien compris, ils vont envoyer là-bas des inspecteurs pour juger les stands et leur attribuer des prix mais ces inspecteurs, bah, ils ne les ont pas encore ce sera peut-être vous, un appel aux candidatures est lancé, c'est plutôt sympa, parce que vous allez non seulement pouvoir manger gastronomique, mais en plus, vous allez pouvoir profiter gratuitement de ce festival à Tomorrowland donc il y a pire quand même, hein, pour, comme petit boulot l'été, on en reparle dans quelques instants, et puis on parlera aussi eh bien de ce site internet plutôt, plutôt étonnant parce qu'il a inversé un moteur de recherche au lieu de chercher d'abord une destination et puis vous voyez le nombre de kilomètres et eh bien vous voyez d'abord le nombre de kilomètres et vous choisissez la destination pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens en Belgique qui décidaient de voyager tout près de chez eux soit en Belgique, soit dans nos pays voisins donc autant faire une proposition intéressante assez sympa, avec des choses qui sont pas lointaines et pas chères on Plus parce qu'il y a un système de troc de logement. Bon, c'est peut-être un petit peu flou pour l'instant pour vous, mais on aura tout ça en détail dans la suite. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Les idées la cuisine.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 Vive à Bruxelles présente Du noir, du jaune, du rouge Oui, pour la fête nationale Mais aussi de toutes les couleurs pour le feu d'artifice Ce 21 juillet, venez fêter la Belgique Et assister au spectaculaire feu d'artifice à 23h sur la place des palais à Bruxelles Une organisation du syndicat d'initiative de Bruxelles Avec le soutien de la chancellerie du Premier ministre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 Allez chez Center Carrelage, un choix incomparable, des remises stupéfiantes, un accueil et des conseils personnalisés. La beauté associée à la qualité, Liège et bon Le commerce autrement. Localisie.com. Localisie.com. 17h, 19h, 5 à 7. Un 5 à 7 plutôt estival mais pour vous ça ne change pas grand chose et pour nous non plus on est toujours là à continuer de, de vous informer par contre dans le week 9, et eh bien là euh, qui dit été, dit vacances, dit best of best of des invités de Benjamin que vous allez pouvoir retrouver tous les jours de cette semaine à partir de 8h40 vous allez pouvoir réentendre y demain Alex Germis. il était présent en studio le 6 juin dernier pour présenter son single qui s'appelle Sweet After Glow vous le connaissez, hein, il a 22 ans, c'est un DJ bien connu, il a été lancé par le manager de Stroma et en plus s'il fera les Franco, Rendez-vous demain dans le 8-9 sur Vivacité. Bon alors, vous l'avez compris hein, depuis un petit temps maintenant et vous l'avez sur tout entendu sans vivacité, nous sommes en plein Tour de France, un parcours plutôt exigeant, mais qui et on va en parler aujourd'hui, n'est pas réservé qu'aux pros, Christophe Reculé Non, alors bon bien sûr, hein, quand on parle du, du Tour de France on pense, on pense à Chris Froome, Quintana, Peter Sagan aujourd'hui, ou Mark Cavendish bref, tous ces pros pros de la, la petite reine qui parcourt en ce moment la grande boucle à une allure folle mais sur les routes du Tour, il y a aussi d'innombrables cyclos qui s'attaquent eux aussi aux routes de l'Hexagone en ce mois de juillet, alors ils ne font pas toutes les preuves, en tout cas pas en entier, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle l'étape du Tour, qui s'est déroulée il y a quelques jours d'ailleurs. Plus de 11 000 cyclotouristes qui ont parcouru l'étape reine de cette 103 e édition du Tour de France et dans des conditions de course réelles. Quoi qu Comme des pros alors Oui, c'est ça. En fait, il se déroulait entre Megève et Morzine avec la terrible ascension du col de Jouplane. C'est un col mythique hein, de plus de 11 km à 8,5%. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà grimpé, Luc, à une pente de cette inclinaison. Sûr. En, tout, en tout cas, ça monte, ça, je peux vous le dire. Ce col n'est pas pour rien. D'ailleurs, classé hors catégorie de ce Tour de France 2016. Vous voyez ça, Christophe, c'est pour les étapes isolées, mais certains sont encore plus téméraires. Ils s'attaquent carrément à l'entièreté du parcours. Oui, et pour la plupart en solitaire. L'exemple le plus connu, c'est euh, Guillaume Prébois. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce journaliste mmh. français qui a réalisé euh, le seul le Tour de France 2007 et 2008. En fait, il partait euh, tout simplement avec 24 heures d'avance sur les professionnels. Et euh, comme eu, il était contrôlé en permanence par l'agence française de lutte contre le dopage, puisque euh, c'était le, le but de son aventure. Il voulait prouvé qu'il était possible de faire un tour de France à l'eau claire. Défi réussi puisqu'il avait terminé sa grande boucle avec 31 km/h de moyenne. Pas mal à 35 ans. Ouais, on en avait parlé, une belle performance donc. Mais il y a aussi un autre sportif qui a fait mieux et il habite chez nous. Oui, il est français mais il habite chez nous depuis une quinzaine d'années du côté de Rixensart. Sansa. Et oui, en termes de défi un peu fou, je crois qu'on peut objectivement dire que l'on monte d'un cran. Guylain Maréchal, c'est son nom. Il est arrivé ce matin sur, le champ, sur les champs Élysées. Vous avez d'ailleurs pu l'entendre en primeur dans la matinée. Après avoir parcouru seuls les 3535 km de ce Tour de France 2016. Et ce, en un temps record. Alors, vous avez peut-être une idée en combien de temps il a pu, oh, il a longtemps, pu le faire. Longtemps. 11 jours et 20 heures. C'est com... complètement dingue. Complètement, mais comment on, comment on se lance dans ce genre de défi Alors à, base, à la base, tout est parti d'une discussion assez, assez banale sur les réseaux sociaux à propos de l'édition 2015, donc l'année passée, celle de la grande boucle. L'idée s'est ensuite transformée en, en véritable défi. Motivation supplémentaire, le tout est au profit de la société Justine for Kids qui vient en aide aux enfants malades et aux, aux familles euh, mais il faut le préciser pour ceux qui seraient tentés peut-être de, de l'imiter il, y il, y il y en a certains sans doute c'est un spécialiste des épreuves d'endurance Guilin, notamment de l'ultra triathlon je sais pas si vous connaissez ça l'ultra triathlon c'est le plus connu en tout cas et celui d'Hawaï cela représente 3 800 km 800 de natation c'est un bon début mmh. 180 km à vélo c'est une bonne suite et puis histoire d'être sûr euh, d'être vraiment au bout de l'effort un marathon course à pied donc de 42 km Ce n'est donc pas vraiment ce qu'on peut appeler un cycliste du dimanche. Ouais, c'est certain, mais, mais pour le faire le, le tout comme ça en 11 jours, il n'a pas du train en chemin. Comment ça a se passait ces journées Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour réaliser son détour France, c'est comme ça qu'il a appelé son projet, il était assisté d'une équipe de deux personnes et de deux véhicules pour assurer la logistique tout au long du parcours. Indispensable, évidemment, pour suivre et surveiller Guylain Maréchal dans cet effort intense. Et je pense que quand on dit intense, on est sans doute léger, puisqu'il a parcouru son Tour de France en roulant entre 20 et 22 heures par jour. En gros, il ne s'accordait que des micro-siestes de 10 à 15 minutes, et seulement quand le besoin s'en faisait sentir un repos qu'il a à présent bien mérité après son arrivée ce matin à Paris. Bon, merci Christophe, je crois que c'est un signe supplémentaire qui m'annonce qui que je dois vraiment refaire du sport parce que là, <rire> c'est juste pas possible. Il a des bons conseils à prendre, donc. Mais avant l'effort, le réconfort et les vacances. Et c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Vous êtes nombreux à plier bagages et à décider de partir. Loin pour certains, mais tout près aussi pour d'autres et pour de plus en plus d'autres. Et oui, en cette période, euh, il y a de plus en plus de gens qui décident de partir près de chez eux. Et un site internet a saisi cette occasion et propose différentes choses plutôt intéressantes. Il s'agit de nightswapping.com qui propose eh bien, un moteur de recherche, notamment qui est totalement inédit. Pour nous en parler, nous avons le fondateur de ce site internet, Serge Duaridig. J'ai bien dit votre nom ou pas Non, à mon avis, non. Euh, à peu près, c'est Serge voilà. Duriavig. C'est voilà. important. Voilà, bah si, ça, pourtant, il faut quand même dire correctement <rire> votre nom. Je vais vous appeler Serge, d'accord Ainsi, ah, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, Serge. Bon, alors, on va parler de, de ce site internet. Pourquoi d'abord, selon vous, les gens délaissent de plus en plus les destinations lointaines Ils, ils n'ont plus de sous Non. Euh, oui, alors oui, effectivement, il y a le contexte économique, il y a le contexte international euh, qui est un petit peu incertain en ce moment. Mmh. Euh, il y a aussi l'envie de, de voyager plus local, de découvrir des choses au, qui sont proches de chez nous, qu'on n'a pas forcément eu le temps de, de bien connaître. Il y a, on cherche toujours à aller très loin alors que l'herbe peut être plus verte à côté de chez soi. Alors je le disais justement, votre site est idéal hein, pour ça parce que vous avez créé une sorte de, de, de, de moteur de recherche vraiment unique, un moteur de recherche inversé. En quoi ça consiste ça, bah, écoutez, le moteur de recherche consiste à, au lieu d'intégrer une, une destination d'arrivée, de, Vous allez plutôt noter dans notre moteur de recherche la ville de départ mmh. et ensuite de, de délimiter un rayon euh, qui, qui vous qui vous intéresse. Donc est-ce que c'est à moins de 300 km Est-ce que c'est dans le monde entier pour justement euh, voyager de, depuis votre ville de départ en fait Ah voilà, on peut sortir du pays. Alors ce n'est pas qu'en France ou en Belgique. C'est ça. Alors après, chaque, chaque personne indique exactement la distance maximale qu'elle veut parcourir par rapport à sa ville de, de départ. Mais euh, mais généralement, les gens l'utilisent plutôt pour des pour des vacances de proximité. Alors du coup, c'est bien parce que ça permet aussi de découvrir euh, des choses qui ne sont pas loin de chez nous, qui sont parfois oubliées ou bien totalement méconnues. C'est ça, il y a effectivement des choses qu'on ne connaît pas et puis on ne sait pas toujours où on veut aller, hein, à part les grandes destinations qu'on connaît un petit peu tous, euh, voilà, Paris, New York, Londres, il euh, y a des fois on est là et on ne sait pas forcément oui. trop, trop quoi faire un week-end. C'est un peu un moteur à suggestion, un moteur à idées qui vous qui euh, qui vous fera, euh, qui vous fera, donnera des bonnes idées pour partir. Bon, parlons argent un petit peu, parce que vous proposez aussi un troc de nuit, j'ai vu sur votre site. Oui, alors justement, ne parlons pas argent, puisque le concept... Il ouais, n'y en a pas. Parler... <rire> C'est ça. C'est un troc. Voilà, on, a, on a créé un concept qui enlève l'échange d'argent entre les personnes. On est un petit peu un Airbnb, on va dire, pour simplifier les choses, ouais. mais sans échange d'argent entre les membres. Le concept est très simple, c'est que quand vous vous inscrivez sur la plateforme qui est gratuite, vous inscrivez euh, votre logement et dès que vous hébergez un membre chez vous, vous allez gagner des limites que vous allez ensuite pouvoir euh, utiliser chez d'autres personnes. Vous n'avez donc plus à payer votre logement. Ah oui, d'accord. Donc, euh, bon, à part le système de, de points et, de, et de, de récolte de points comme ça, c'est assez comparable à Airbnb, hein, comme vous expliquez. Et... Oui. Alors et on est comparé aussi à l'échange de maison, Oui, alors on, on est comparé aussi à l'échange de maisons ou au couchsurfing traditionnel. Oui. Euh, au niveau sécurité, on est dans un site communautaire, donc on a toutes les briques de confiance et de sécurité qui vont euh, de l'assurance qu'on offre à euh, de la modération des annonces et des, euh, des discussions, mais également les avis et les commentaires qui permettent d'avoir un retour sur expérience quand les gens vivent une justement vivent un night swap. Et c'est ce qui compte le plus en ce moment, c'est toujours ces avis des commentaires que les gens vont, vont voir en premier, et ils vont prendre leurs décisions, on va dire à 80% là-dessus. On, on, je ne peux pas dire si c'est à 80%. En tout cas, ce qui est certain, c'est que qui dit communauté, dit confiance. Et il oui. faut apporter toutes, toutes les briques. Donc, pers des personnes vont être contentes d'avoir l'assurance quand d'autres vont être contentes de, de lire des commentaires. Night... En tout cas, il faut toutes les mettre. Nightswapping.com Allez-y, c'est peut-être ce site internet qui va réaliser votre rêve en ce qui concerne vos prochaines vacances. Un grand merci d'avoir été avec nous sur Vivacité. Eh bien, écoutez, c'est moi, je vous remercie d'avoir porté de, de l'intérêt pour nous. Juste une petite chose pour Night Swapping, parce que c'est quand même un nom anglo-saxon. Anglo euh, ça s'écrit SWAP, parce qu'on a des personnes qui l'écrivent avec oui. un S-O-U-A. Et pour nous trouver, c'est plus facile s'ils y mettent s w a p i -N -G pour Night Swapping. Allez, vous le trouverez facilement sur Internet, parce que c'est un concept quand même relativement unique en son genre. Donc je le disais, merci d'avoir été avec nous. Le 5 à 7 se poursuit tout de suite sans Vivacité. Les meilleurs soldes! Chez electro à Verlaine bien sûr Des prix imbattables en électroménager TD, IFI, des prix massacrés Dans les plus grandes marques Mais toujours un service irréprochable Les vrais soldes vous attendent Chez electro grand route à Verlaine Surfez sur électro un Info et bonne humeur La bande du 8-9 revient demain De 8 à 9 pour bien démarrer la journée On fait connaissance avec vous ce matin Sur Vivacité et sur la Une C'est cool, les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat, pensez Céat CHU, garage Céat CHU, à Chenet et à hertal au rond-point Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. CHU, le service en plus. Ah oh quoi De oh, debout vite, euh, Planète Petricide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 Offre soumise à condition. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Voilà quelque chose qui va sûrement vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez faire la fête, c'est certain, surtout en ce moment, en cette période estivale. Et puis vous aimez bien aussi manger, et bien manger. Vous, je vous annonce qu'un un guide gastronomique qu'on connaît bien, le Goemio, eh s'associe au festival Tomorrowland. Alors ça peut paraître étrange comme ça, comme association, mais je crois que ce n'est pas la première fois. Et pour nous en parler, nous avons Philippe Limbourg en ligne, directeur général et rédacteur en chef du Goemio. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est pas la première fois hein, que vous allez à Tomorrowland Non, oh non, c'est la quatrième année. Oui, quatrième année. Et qu'est-ce que vous y faites exactement Alors, on y va, euh, un peu comme les festivaliers, un peu comme on va dans les restaurants finalement tout le long de l'année. Et euh, au milieu des festivaliers, on va goûter un petit peu ce qu'on propose à manger. Euh, et puis on en fait des, des petits rapports. Et euh, Sauf que là, on n'en a fait pas un guide. On remet ces rapports à, justement aux organisateurs de Tomorrowland en disant, bah, tiens, mmh. voilà chouette, là, il y a la moyens d'améliorer, ceci, cela. Et il y a des restos, oui. enfin, des stands gastronomiques à tout mont Alors, euh, on, voilà, c'est la première année où j'ai été, j'ai été particulièrement euh, impressionné, mmh. euh, parce qu'il y a des, une offre Bon, alors je ne suis pas un grand, grand festivalier, je dois l'avouer. Euh, mais c'est vrai que j'avais déjà fait quelques festivals. Et euh, ici, on a quand même une offre qualitative qui est impressionnante. Euh, J'ai été particulièrement, par exemple, euh, surpris de voir euh, des restaurants, enfin, des, des stands 100% sans gluten, un, un stand 100% végétarien. Euh, mais à côté de ça, des trucs un peu plus fun quand même. Donc, genre, par exemple, le hamburger, il voilà, y avait un stand d'hamburger, c'était euh, de la viande de Holstein euh, qui est maturée, Allez. qui qui donne un super, super, une super viande, mais et sans pour autant flinguer le budget. Parce qu'on reste dans un festival, dans a prix festival, et donc on ne vient pas avec euh, un budget de, de 30 euros pour un hamburger. Quoi. Bah oui, exactement. Hein. Donc ça prouve bien qu'on peut bien manger, oh, tout en respectant un certain budget. Alors la bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est que, visiblement, vous cherchez un ou une jeune inspecteur, inspectrice, pour vous accompagner dans cette mission pendant toute la durée de, de la Hollande. Vous cherchez quel type de personne exactement Alors voilà, mais le, le truc, c'est qu'effectivement, <rire> euh, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas donner euh, la possibilité à un festivalier de nous accompagner, ou bien quelqu'un qui n'avait pas eu la chance d'avoir une place, mmh. de nous accompagner pour euh, passer avec nous ben, ce festival euh, en dégustant avec nous et en nous donnant son avis. Parce que c'est vrai que euh, les inspecteurs sont plus, évidemment ont, ont plus le focus sur la qualité des produits, de l'assiette etc. Le festivalier, lui, vient avec son, sa propre expérience ses exigences et euh, c'est ça qu'on voulait un petit peu croiser et donc en organisant ce concours ben, je pense qu'on va faire au moins un heureux parce que ben, Dieu sait si les places sont chères ou, ou en tout cas difficilement euh, achetables pour Tomorrowland et puis en plus, ben, nous ça nous permet de, de vivre avec lui euh, l'expérience Tomorrowland comme elle doit être vécue. Et bon à mon avis vous allez avoir beaucoup de candidatures hein, parce que si sa mission c'est de manger et en plus de profiter de Tomorrowland ça risque en effet de faire des envieux. Comment on fait pour participer à ce concours pour s'inscrire Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site www.gomio.be euh, et donc là, il y a tout, tout l'explicatif. Le, La procédure est très simple, et euh, ça, ça prend deux minutes, et puis euh, vous pouvez, euh, voilà, vous êtes euh, avec ça, vous êtes inscrit, et euh, on, voilà, on va, on va tirer au sort un, euh, un ou une euh, heureuse élue qui viendra donc avec nous... Euh, sur le festival euh, un des trois jours euh, c'est le samedi finalement qu'on là où le prend avec nous euh, pour visiter un petit peu les, les différents les différents stands et euh, voilà après euh, elle, elle, elle, il ou elle n'est pas obligé de faire les 120 stands parce qu'il y en a 120 ah oui quand même je, on, on, on va vraiment on sur les trois l'ensemble mais euh, mais voilà il aura l'occasion de, de profiter du, des différents concerts tout en venant déguster avec nous à gauche à droite oui bon donc vous avez jusqu'au 20 juillet pour vous inscrire sur le site du Goemio. Une dernière petite, une petite question. Les, les vainqueurs vont donc se, voir un certificat qui leur permettra d'affirmer leurs compétences pour les autres événements. Est-ce que ce n'est pas un risque, justement, qu'ils augmentent leur prix avec le certificat du Goemio Non, parce qu'il faut savoir que généralement, le tarif Euh, sont euh, plutôt imposés euh, par les organisateurs des festivals euh, que par les gens ah, okay. qui proposent euh, la nourriture sur place. Pour des raisons évidentes, c'est qu'effectivement, ils vont mieux lisser euh, l'ensemble de l'offre en disant « ben voilà, tout le monde est à 8 euros ou à 10 euros » plutôt que de, de venir avec quelqu'un et dire ouais, « moi je fais de la super qualité donc je peux l'offrir à 30 ». Qui est un petit peu, euh, voilà, un, euh, présomptueux, et deux, qui va, à mon avis, pas rencontrer euh, la, la demande des festivaliers. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. N'oubliez pas d'aller sur le site du Go Emilio pour vous inscrire. Hein. Vous pouvez bien manger tout en participant à tout Vous étiez Philippe Limbourg, directeur général et rédacteur en chef du Go Emilio. Restez avec nous sur Vivacité. Il est temps de retrouver notre ami Jérôme de Warzé et Le Cactus en mode best-of puisque c'est l'été. Là, on repart le 28 octobre et Yann Yambon émettait l'idée d'obliger les migrants à porter un badge. Ça a bien inspiré Jérôme, écoutez. <mérite> le cactus et cette polémique liée à l'annonce de Yann Jambon, qui veut donc obliger chaque migrant à porter sur lui un badge d'identification. Mais parfaitement Benjamin, chaque réfugié recevra un badge avec photo et l'adresse du centre où il réside. D'aucuns y voient un retour de la funeste étoile jaune, d'autres estiment qu'il est normal que chacun porte une carte d'identité sur soi. Alors, Yann Jambon est avec nous ce, ce matin, bonjour. Euh, bonjour, je voudrais aussi <rire> que, que ceux qui montrent sur le que ce ne sont que des mesures provisoires. Et et les... vraiment, on ne peut pas <rire> croire un instant à une sorte de rafle ou que c'est. Mais avant le prochain arrêté qui durcira le contrôle sur les Migrants. Ah. En plus du badge, qu'allez-vous euh... Nous allons les, les pucer. Hein, nous, je vous demande pardon. Nous allons les pucer, leur, leur mettre une puce hein, électronique, comme. parce que des vraies puces, ça, ces gens ont déjà toute la machine. Oh ils, ils viennent avec leur miasme, nous on attrape ça, on devient jaune et on meurt, donc euh, il faut qu'on qu les puce. Non, mais mais bon bon, bon, monsieur, Michel, monsieur Michel, vous ne pouvez pas laisser dire ça. Et, Michel... et, et, pardon Excusez-moi, je, je n'écoutais pas, j'envoyais un tweet à cette poissonnière de fedélé Non Mais attendez, je attendez, monsieur Jean, bon, monsieur, Jean, les, les pucer. Moi j'ai que c'est le meilleur moyen de trouver son migrant s'il se perd. Vous trouvez un migrant comme ça dans la rue, tout seul? et comme vous êtes bête, vous avez pitié vous lui donnez une gamelle, il s'attache un peu vous le ramenez encore chez vous, bête comme vous êtes et là il viole votre femme vole votre grippin quand c'est pas le contraire, ces gens sont fous. alors il faut qu'on retrouve c'est peut-être un grippin qui peut encore marcher mais attendez, excusez-moi le donc vous voulez dire quoi en fait on le puce à l'oreille droite c'est-à-dire l'encolure près du collier directement visible pour les contrôles mais il va falloir bloquer des lits dans les hôpitaux Débloquer des fonds pour, pour les anesthésies. Était... Ah non, non, non, anesthésie, ça c'est pour les humains, hein, pas, mais, pas mais, pour mais... les migrants. Hein, ils sont déjà habitués à une vie rude dehors, euh, la météo, la malbouffe. Mais, enfin, hein, ce que les migrants valent, c'est incroyable. J'en ai vu des migrants qui mangeaient de, dans la cantine du fait oui, d'asile. ça c'est euh, vrai que bon. Tu vous à cette tatouille euh, tu n'as pas peur de te faire pu pucer à vivre derrière l'oreille. Euh. Monsieur, Monsieur Michel, il faut intervenir là. Monsieur Michel. Vous, vous dites, vous dites. Euh, par, pardon, je n'y étais pas, j'étais en train de, de liker les pages Facebook de la délicieuse Lisbeth Homad. Oui, non, dites, <rire> je, ne me dites pas. Ah bon, monsieur Jean, vous, vous n'allez pas pucer les enfants. Ah non, non, non. Ah ben ouf, mais quand même. Mais... Ça, ça dépend des races. Il y, ah, y a des races plus faciles que d'autres, ça mais dépend du dressage, mais moi j'aimerais bien qu'on puce les, les nouveau-nés avant l'âge de 8 semaines. Hein. 8 semaines non, bah, Attendez, mais attendez, vous imaginez une petite fille de 8 semaines qui va se faire... C'est pour ça que nous ne pucerons que les mâles, mais, mais... On, on les stérilise tout de suite, alors. Hein, parce que euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, elle me demande la main, mais elle prend vite le bras. Hein, oui. puis, nous sommes coulants, nous avons accepté qu'ils soient vaccinés. Ah c'est bien le moins, alors. Euh... Et, et coup double. Hein, la Croix Bleue peut alors envoyer tous les stagiaires vétérinaires pour mais... qu'ils se fassent la main avant de débuter le, le métier sur de vrais animaux. Hein, où <rire> là, il n'y aura plus d'erreur de permis, évidemment. Euh, mais nous avons ouvert un centre très moderne pour accueillir tout ça. Hein, ah bon, et où ça euh, Au fort de Brendonk. M Monsieur Michel, auriez-vous l'obligation de réagir à ça ces... mais, mais bien sûr, il faut prendre ses responsabilités. Ah, enfin, oui. euh, Damien Thierry a été négligent dans cette affaire de courrier. Ah, C'est vraiment bon la chien en ligne. Oui, euh, mais il a raison à ce sujet. Je, je veux dire que ces badges pour les, les réfugiés seront en néerlandais, Parce que si ce sont des badges en français, on tire à vue sans sommation. Ah, oui, oui, euh, J'aimerais porter plainte euh, contre ceux qui ont dit que le jambon était cancérogène. Oui, non, non. Rassurez-vous, le cancer, non. La peste brune, ça oui, mais le cancer, non. Hein. <rire> ah, je, je, ça me rassure. Hein. Bon, pour conclure... Une excellente initiative chez Belge. Euh, si ça fonctionne, on, on étendra la mesure pour tous les supporters du standard. Ah ben voilà. Bon, mais écoutez, <rire> alors, on, on vous fera ça. Alors, <musique> Vous écoutez le 5 à 7 de Vivacité et nous avons lancé un fil rouge en début d'émission qui concerne Cristiano Ronaldo. On a beaucoup parlé de lui pendant cet Euro 2016 et aussi pour sa gentillesse pendant l'Euro avec les supporters. Il a fait des rencontres, il a signé plein d'autographes, il a fait des selfies devant le stade ou même sur la pelouse. Hein. Vous avez vu ces images où un ramasseur de balles avait pénétré sur le terrain. Il a fait un selfie avec lui, avec toute l'équipe du Portugal du coup. Alors on s'est demandé si vous, vous aviez déjà rencontré une star, je ne sais pas, dans la rue ou bien après un concert ou à la sortie. D'une émission de télévision. Est-ce qu'une célébrité vous a fait passer un moment, on va dire, euh, privilégié dans la rue Oui, par exemple. Est-ce que ça s'est bien passé Vous en gardez un bon souvenir Ou bien il ou elle était particulièrement désagréable Ce qui ne vous a pas plu. N'hésitez pas à le dire. Il n'y a pas de langue de bois ici dans le 5 à 7. On dit tout. Alors allez-y, vous envoyez vos SMS au 3063 pour 50 centimes par message. Et on en parle également sur la page Facebook du 5 à 7 de Vivacité. Ah, D'ailleurs, il y a un SMS qui est arrivé qui nous parle de Loïc Noté. Voilà, l'auditeur n'a pas signé, mais visiblement, il a chance de voir le chanteur belge à viva for life Et visiblement, Loïc Noté s'est montré très disponible. Il a signé des autographes, il a fait des photos avec tout le monde. Et même s'il devait partir, si on le poussait à partir, si son équipe le pressait un petit peu, eh bien, il est resté quand même avec ses fans pour signer tous ses autographes. Ben voilà un bon exemple de star sympa que vous avez pu rencontrer. N'hésitez pas à communiquer également vos petites expériences. Dit votre partenaire pour l'été, Solaire Mini. Pour ma premier soin, tout est chez Didi. -D. D -D -D. Faites-vous plaisir. D -D -D -D. Dans un instant, le journal de 18h, viva. Mais d'abord, que se passe-t-il dans le ciel, Dominique On va retourner un temps sec avec moins de vent ce soir et cette nuit. Brume et nuages bas, par contre, vont se former, surtout au sud du pays, minima 6 à 12 degrés. Demain, après la dissipation de ces brumes et nuages bas, on aura encore des éclaircies en première partie de matinée. Puis ensuite, à nouveau, des averses. Et puis, un temps sec de nouveau au fil des heures, maxima 14 à 19 degrés. Merci, Dominique.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 Vous écoutez Vivacité, il est 18h et voici les titres du journal avec Yasmina Favaro. Les études, un sacré budget, pas à la portée de tous, d'où l'octroi de bourse. Mais pour les garder, jusqu'ici, il ne fallait pas doublé, ce ne sera plus le cas en Fédération malonie bruxelles Ils sont reçus collés au concours de médecine de fin d'année. De, de première année, les étudiants qui ne l'acceptent pas, ils déposent plainte pour annuler ce concours. Au Royaume-Uni, changement de tête au 10 Dunning Street, Theresa May va bientôt débarquer. David Cameron est en ce moment chez la reine pour présenter sa démission en tant que chef du gouvernement. Et en sport, victoire de Peter Sagan à Montpellier pour cette 11e étape du Tour de France. Au classement, Chris Fromm, toujours en jaune, il continue de creuser l'écart. Et donc voici le journal de 18h avec Yasmina Favaro. Bonsoir, Lucas. Bonsoir à tous. Obtenir une bourse pour ses études et surtout la garder, ça sera plus facile. Le système d'octroi sera plus clément. C'est une information RTBF. Jusqu'ici, les étudiants qui obtenaient ce coup de pouce financier parce que leurs revenus, les revenus de leur famille étaient insuffisants, eh bien, ils devaient absolument réussir pour continuer à percevoir cette bourse. Ce ne sera plus le cas. Désormais, seul le critère financier sera pris en compte. Une décision du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles. C'était une revendication de la fédération des étudiants francophones. Écoutez son président brio watley Cette discrimination, elle devait prendre fin. Donc le système auparavant euh, obligeait les étudiants qui étaient boursiers de réussir leurs années. Avec un tout petit tempérament, c'est l'année Joker. Mais une fois qu'ils avaient utilisé leur année de Joker, ils étaient obligés de réussir pour avoir une, une bourse d'études. Ce qui n'était pas du tout demandé à d'autres étudiants qui n'avaient pas euh, de bourse. Vous parlez de discrimination, ça veut dire que c'est une réforme quoi, caractère social Oui, tout à fait. En tout cas, la fin du critère académique c'est tout à fait social, ça va tout à fait dans, dans, dans la ligne, ça fait 15 ans que la Fédération le demande, c'est supprimer dans ce système des allocations d'études la notion de mérite pour permettre aux étudiants qui ont des, des problèmes, des difficultés financières de ne pas être pénalisés une deuxième fois en leur demandant d'avoir une condition supplémentaire de réussite. Brieux les présidents de la Fédération des étudiants francophones interrogé par Rudi Hermans. Et une dizaine d'étudiants en médecine demandent l'annulation du concours de fin de première année. Oui, les résultats sont tombés hier, ils sont des centaines de recalés à Alors qu'ils ont réussi leur examen, mais ils ont raté ce concours. Ou en tout cas, ils ne sont pas assez bien classés pour décrocher le fameux numéro inami nécessaire pour poursuivre leurs études. En déposant plainte, cette dizaine d'étudiants espèrent changer cette situation. Explication de François Louis. C'est le retour des étudiants reçus collés. Ils sont déjà 246 au terme de cette première session à avoir obtenu au moins 45 crédits. Et donc, en principe, autorisés à passer en deuxième année. Sauf qu'ils sont mal classés au concours de médecine. Organisés en plus des examens et que leur chance d'obtenir un numéro INAMI au terme de la seconde session est très faible. À l'Université de Namur, 10 de ces étudiants reçus collés ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler le concours. Leur avocate, Maître Aurélie Ketels, estime que les quotas ont été imposés arbitrairement aux universités. Les données qui existent pour justifier le quota ne sont pas suffisantes, insuffisamment précises, incomplètes et donc la seule solution pour avoir vrais donner et justifier un quota serait un cadastre dynamique qui prend en compte énormément de paramètres et aujourd'hui, il n'existe pas ou à tout le moins, il n'a pas été utilisé pour justifier les quotas 2015-2016. Dans les années 2000, un système comparable de limitation des étudiants en médecine a fonctionné durant quelques années et les étudiants reçus collés de l'époque avaient obtenu gain de cause devant les tribunaux, obligeant la communauté française à faire marche arrière en leur ouvrant les portes de la deuxième année. Le nouveau cours d'éducation à la philosophie et à la suite citoyenneté fera son apparition dans les écoles primaires officielles dès septembre. Une ou deux heures par semaine qui seront essentiellement enseignées par les actuels professeurs de morale et de religion. À l'issue d'une formation, mais ils ne pourront pas donner les deux cours dans la même école, ce qui fait toujours grincer des dents beaucoup de, des dents, les dents de beaucoup de ces enseignants. Le parti flamand Vlams Belang s'affiche en grand à saint jos via une grande banderole, grande banderole pardon. Dit <rire> Vlams Grand, ceci est une terre flamande, voici ce qui était inscrit. Ça a bien sûr choqué pas mal d'habitants et de passants. Le parti flamand d'extrême droite n'en est pas à son coup d'essai. Sur le bâtiment qui accueille ses bureaux, toujours sur la place Madou, ils affichent un grand lion flamand depuis la fête de la communauté flamande lundi. La réaction de la commune de saint jos n'a pas tardé, écoutez son bourgmestre Émir Kier. J'ai demandé évidemment à nos services d'agir, d'abord de dresser un procès verbal d'infraction, puisqu'il n'y avait aucune autorisation délivrée par la Commune, et deuxièmement de, de, de faire enlever évidemment cette banderole, qui avait été mise dans un endroit évidemment à symbolique forte, « I love SJTN, I love saint joseph de C'est vraiment une provocation de, de la part de, de ce parti d'extrême droite, avec déjà un premier affichage sans autorisation sur l'immeuble, Et puis, on voit arriver cette banderole. Très clairement, le premier affichage, l'affichage qui est dans la rue, il a été enlevé. Le deuxième, c'est plus difficile pour la commune d'agir, forcément. En fait, il s'agit d'un affichage qui est à l'intérieur de l'immeuble, donc derrière les vitres. Euh, si c'est un affichage qui dure plus de trois mois, notre règlement d'urbanisme en la matière est clair. Il faut un permis d'urbanisme. En deçà de trois de mois, il faut une autorisation soit du bourgmestre, soit du propriétaire. C'est pour ça que j'ai demandé évidemment que l'on demande les autorisations ou qu qu'on les prouve. Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse, au micro de Jérôme Durand. David Cameron est en ce moment reçu par la reine Elisabeth II. Oui, il vient d'arriver. Il présente sa démission en tant que chef du gouvernement. David Cameron passe la main à Theresa May. Waup wow Yumi, il s'agit donc d'un nouveau chapitre politique pour la Grande-Bretagne. La ministre de l'Intérieur du gouvernement conservateur sortant remplacera David Cameron moins de trois semaines après le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Le Premier ministre sortant a déjà fait ses adieux à la résidence officielle du 10 Downing Street. Ce matin, il a répondu une dernière fois aux questions des parlementaires. Lors de cette ultime séance pour lui, en tant que premier, il a invité sa remplaçante à ne pas tourner le dos aux 27 autres membres de l'Union. David Cameron a aussi fait rire l'assistance, avec un humour très british, comme lorsqu'il répond au chef de l'opposition. Uh, il me rappelle la nuit noire dans by by le Charlie film « Le Sacré Graal » des Monty Python's. Uh, David Cameron vient d'arriver à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine. Theresa May sera ensuite reçue par la souveraine. Elle se verra confier le soin de former le nouveau gouvernement qui devrait être, d'après les observateurs, plus féminin que le précédent. Elle devrait aussi nommer un ministre tout spécialement dédié au Brexit. Theresa May deviendra alors la deuxième femme à prendre la direction de l'exécutif britannique après Margaret Thatcher. Les déclarations de la nouvelle première ministre sont attendues dans la soirée. Et Charles Michel, le premier ministre belge, félicite déjà Theresa May. Il a aussi rendu hommage à son prédécesseur, David Cameron, via un communiqué. Ils ont sorti les bottes en caoutchouc et les anoraks et ils vont pouvoir bientôt entrer sur le site de la machine à feu. Les festivaliers du Dour Festival, le coup d'envoi est donné, c'est parti pour 5 jours de musique. Des têtes d'affiches comme Sigur Rós ou les Pixies et surtout beaucoup de découvertes. Un 9 scènes qui verront défiler 250 artistes pour 200 000 festivaliers. Ça donne envie d'y aller. Hein. On y va ensemble ah, Pourquoi Pas. Allez, je vous invite. c'est pour moi, vous avez vos bottes. <rire> Parfait, parce qu'on va en avoir besoin, à mon avis. Allez, on part sur les routes. Merci, Yasmina. Avec vous, Pierre collar bonjour. Oui, bonjour, Lucas. Avec euh, ben, la pluie des tunnels euh, encombrés à Bruxelles, ça, ça c'est s'est habituel, évidemment. C'est terminé pour l'accident qui nous donne en haleine depuis le début de l'après-midi en circulation extérieure sur le ring de Bruxelles à hauteur de Jette. La chaussée dégagée, mais il faut encore que les fils se résorbent et vous mettez encore 46 minutes de temps de parcours supplémentaire pour rejoindre Zaventem à grand Bigard en circulation extérieure. Plus 26 minutes pour l'intérieur Zaventem carrefour léonard Plus 14 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Plus 13 pour l'extérieur Carfouet-Léonard Zaventem. Plus 10 pour l'extérieur Grand Bigard. Au titre, l'accident sur le 403 tourné Bruges autour de Lichtervelde Ça va beaucoup, beaucoup mieux puisque vers tournée la chaussée a été coupée tout à l'heure. Fermée carrément. Vers tournée c'est revenu à la normale depuis déjà un petit moment. Et vers euh, le Bruges, le passage s'est vêtu uniquement via la bande d'arrêt d'urgence en direction de Bruges et vous perdez encore 10 à 12 minutes un accident sur le 40 bruxelles Gand en hauteur d'Alost, la bouteille de sortie est fermée en direction de Gand. et puis euh, bah, soyez simplement attentifs, c'est qu'il y a quelques ralentissement aux, aux alentours et alentours de, du Festival de Dour, donc sur la Nationale 552 Pommereule-Avray, à hauteur de Doubs il y a des fils dans les deux sens Distrait dans les bouchons à Liège Et tiens, c'est là, dans les 30 minutes Un problème sur la route Prévenez le Call Center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrable. Les meilleurs prix, services compris. prix. Vivacité, le journal des sports. Bonjour à tous, on prend directement la direction du, des routes du Tour de France. Et la 11 e étape entre Carcassonne et Montpellier. Aujourd'hui, victoire de Peter Sagan au sprint face à un certain Chris Froome. Samuel Grulois Effectivement, on s'attendait à un cinquième sprint massif sur ce tour Après Utah Beach, Angers, Limoges et Montauban Mais les sprinters ont été surpris par un quatuor exceptionnel Parti à 11 km de l'arrivée et composé du maillot jaune Chris Froome De son équipier chez Sky, Geraint Thomas Du champion du monde Peter Sagan, champion du monde et maillot vert par ailleurs Et de son équipier chez Tinkoff, Massiège, Bodnar Ces quatre hommes ont profité du vent pour prendre 1 mètre, puis 2, puis 10 sur le peloton le plus fort de ce groupe c'était Peter Sagan et à Montpellier il avait un boulevard devant lui, il devance Froome qui a fait le sprint sachant qu'il pouvait au bout grappiller des bonifications, il en prend 6 et comme le peloton est arrivé 6 secondes après les échappées, le maillot jaune gagne 12 secondes, le calcul est facile sur ses principaux adversaires, à commencer par Neiro Quintana qui a encore manqué de concentration aujourd'hui, comme à Sourd, on s'en souvient, 12 secondes c'est peu et beaucoup à la fois, c'est surtout un gain important dans la guerre psychologique que se livrent inévitablement les favoris. Deux grands vainqueurs donc ce mercredi. Peter Sagan qui empoche sa deuxième étape et Christopher Froome que voici en français au micro de Jérôme Elgers. Si on regarde les, le Tour de France l'année dernière, on a fait presque la même chose, la première étape. C'est notre mentalité cette année, à, à trouver toutes les opportunités qu'il y a. Même sur du plat Même sur le plat, même sur le descendant. On verra dans, dans la montagne demain. Vous n'avez pas peur de perdre de l'énergie en faisant ça Bien sûr, bien sûr. Mais euh, pour aujourd'hui, j'avais pris plus de secondes. Euh, on verra demain qu'est-ce qu qui se passe. Notre consultant Cyril Sogrin est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors le peloton a beaucoup joué avec euh, la Tramontane aujourd'hui, avec le vent. On a vu de nombreuses bordures se former. Mais à 20 km de l'arrivée, on se préparait... Euh, Un sprint massif que l'on croyait finalement inévitable avant cette dernière micro-cassure en tête du peloton. L'accélération de Bodnar, la réaction de Sagan, Froome et Thomas et puis 11 km de grand spectacle. Oui, magnifique accélération. On a, vendu, on a, on a vu hein, cette bordure qui se montait, on sentait que la tension était présente et puis euh, sur une accélération de, de Peter Sagan qui rabat un petit peu la bordure, il met tout le monde en difficulté. Euh, Bodnar prend la roue. Chris Froome qui lui est un petit peu en distance et eh bien se dit c'est le moment de faire le jump en tous les cas il sent bien que si lui a mal aux jambes c'est que derrière ça doit, ça doit être très dur donc il fait de nouveau l'effort Garen Thomas suit derrière Et on a un créatoire magistral qui s'en va vers Au début on n'y croyait pas Mais finalement ça ne s'est pas bien organisé tout de suite derrière Ils ont pris 15-20 secondes Et quand on voit la qualité des hommes qui sont à l'avant eh bien, Très difficile de revenir Ils ont certainement levé un petit peu le pied Parce que l'effort a été très intense Et au sprint Peter Sagan qui vient s'imposer devant Christopher Froome Chapeau messieurs C'était un superbe final On aime ce Christopher Froome là Moins euh, robot, moins calculateur Qui travaille plus à l'instinct Clairement on l'a toujours reproché de toujours gagner la première étape de montagne et puis après gérer. Et bien là, euh, il analyse le terrain l'hiver, il regarde à quels endroits il peut faire la différence. Et le premier coup, c'est dans une descente. Tout le monde ne s'y attend pas alors qu'ils sont plutôt bien placés. Et là, je pense que ce n'est pas un coup préparé. C'est quelqu'un qui court à l'instinct et qui se dit oh « Là, c'est dur. Je sens qu'il y a une différence. Il y a quelque chose à faire. J'essaye. Il n'a pas regardé à savoir où étaient ses adversaires. » Il a pris euh, ses jambes, on va dire. Il a pris son courage à demain. Il y est allé, il est revenu sur Peter Sagan. Et après, ils se sont entendus parce que la cause est belle. Les deux peuvent gagner quelque chose. Une victoire d'étape pour l'un et un maillot, ou en tous les cas, de la bonification et du temps pour le second. En tous les cas, chapeau, c'est 12 secondes en poche pour Christopher Froome aujourd'hui, alors qu'on ne pensait pas du tout qu'il pourrait gagner au moins 12 secondes aujourd'hui. Alors les équipes de sprinteurs, Lotto Soudal et Quick Step notamment, se sont fait avoir comme des bleus l'équipier de Marcel Quittel chez Tix, Julien Vermotte, ne peut que l'avouer. Tout le monde pensait que c'était un sprint mais après un rond-point c'était cassé c'était un grand cœur devant. Et dommage parce que la réaction est... A... Le peloton a trop attendu pour réagir, et comme ça, ils sont partis. Vous avez été surpris que d'autres équipes de leaders du général ne viennent pas vous aider Ah Oui, quand même un peu, parce que c'est fou aussi, dans, en avant. Tu sais, est, il a pris temps partout, euh, euh, surtout dans les étapes qui ne qu pensent pas qu'il va prendre le temps. Tu sais en euh, descente, ici... Euh. Alors, Froome, au classement général, prend donc 12 secondes, soit la plupart de ses adversaires, même si certains en perdent plus, comme Frank, comme Alain Philippe, comme Pierre Roland, par exemple, ou encore Rodriguez. Le classement général actualisé 1 Froome, 2 Yates à 28 secondes, 3 Dan Martin à 31 secondes, 4 Quintana à 35 secondes désormais. Molema, Bardet et Nao suivent à 56 secondes, Valverde à 1-13, et Van Run est 9e avec 1 minute 13 également de retard sur Christopher Froome à la veille de la grande étape. Du Mont Ventoux, mais une étape qui sera sans doute escamotée à cause des conditions climatiques et très vendeuses, très venteuses au sommet du Mont Chauve. On attend confirmation, ça n'est pas encore officiel, on attend confirmation d'ASO, mais l'arrivée de cette 12e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux sera sans doute disputée au niveau du chalet Reynard. Autrement dit, on montera 9 km et non 15, 9 km du Mont Chauve. Merci Samuel Grulois en direct du Tour de France. On passe au football. La saga autour des Diables Rouges continue après la première réunion des hauts dirigeants de l'Union Belge hier. La prochaine étape, ce sera une réunion avec Marc Wilmot dans les jours à venir. Le sélectionneur devra y défendre son bilan. Alors ces derniers jours, ce sont surtout les critiques qui ont eu un écho un peu partout au point de se demander quels seront les arguments que Marc Wilmot se fera valoir. Notre consultant Philippe Albert s'est mis dans la peau de l'avocat de la Défense. quart de finale à la Monde, euh, premier au ranking FIFA, quart de finaliste à l'Euro, bon là c'est un peu plus négatif, il y a des joueurs qui ont quand même grandi euh, sous son influence, je pense notamment à, à Courtois euh, ou, ou Eden Hazard. Je crois que le soutien populaire est revenu euh, depuis qu'il a repris l'équipe en main Il euh, c'est toujours difficile de trancher dans le vif, je crois qu'il y a énormément de positifs, sans lui on, on serait probablement euh, pas où on est actuellement, mais je pense que Marc est un est battant. Le problème euh, au, au niveau tactique, euh, ben, ça s'est vu contre l'Italie et face au, au Pays de Galles ou quand on joue euh, face à des formations qui jouent en 3-5-2, on a énormément de difficultés et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retenir que ces matchs face à l'Italie et face au Pays de Galles alors que euh, la deuxième mi-temps euh, face à l'Irlande, la première face à la Suède, Était, était de très très bonne qualité ça il faut pas l'oublier il y a quand même pas mal de regrets à avoir surtout au niveau des joueurs parce que bon euh, Willmon lui a préparé ce match euh, professionnellement euh, je suppose et dès que le match débute bon ben, si, les, si les joueurs euh, n'ont pas n'ont pas euh, trop envie ben, ça devient ça devient difficile pour lui Philippe Albert rejoint Parébi Brousakis pour rappel une décision est attendue d'ici à vendredi, même si la fédération pourrait prendre plus de temps dans sa réflexion. L Athlétisme après euh, trois jours, à peine après les championnats d'Europe, là ce soir au meeting de Liège, qui sera suivi d'ailleurs par la nuit de l'athlétisme à Eusden samedi soir des meetings qui font habituellement office de séance de qualification pour les grands championnats du mois d'août, mais ici la sélection pour Rio est déjà clôturée depuis lundi. Résultat ces meetings ont un peu de mal à se trouver une place, et en un sens, comme le confirme un de ses organisateurs, Christophe Impens. C'est vrai que beaucoup des meetings souffrent un petit peu du fait qu'il y a deux grands championnats dans le mois de juillet et août, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup des grands meetings, même dans le Diamond League, qui ont dû changer leur date, pas seulement à cause du championnat d'Europe ou des Jeux Olympiques, mais aussi à cause du championnat d'Europe de football. Il n'y a presque pas un grand meeting qui y a organisé pendant championnats d'Europe du foot. Cette année, il n'y a plus de qualif à décrocher, entre guillemets. Bon, c'est pour ça qu'on a un peu changé je vais dire, des stratégies pour, pour ce soir. C'est de présenter des épreuves où les Belges ont encore une chance d'améliorer leur, leur record personnel. Et en plus que ça, je pense que nous avons peut-être le nouveau champion olympique saut à la perche. C'est Sean Barber, c'est le seul qui a Franchit déjà 6 mètres, donc il va sauter ce soir à Liège. Début des programmes à 18h, le soir la perche débutera à 19h30, à suivre sur la 2 télé entre 20h et 22h, et puis toujours en athlétisme, il y aura un athlète belge en plus au JO de Rio, en effet, Jeroen Dunt a été sélectionné pour participer au 3000 mètres steeple, le Belge avait échoué dans sa recherche de minima, mais un coup de téléphone de l'IAF, la Fédération internationale a changé la donne, en effet, comme peu d'athlètes ont été capables d'atteindre ces fameux temps limite l'IAF a été obligé d'aller rechercher, repêcher des coureurs tout profit pour lui qui est donc le 106 e athlète belge qui sera présent au Brésil et de préparation au JO il en est aussi question pour l'équipe belge de hockey, ils participeront d'ailleurs à partir de demain à leur dernier tournoi de préparation au vu des jeux, ce sera Düsseldorf en Allemagne, les Belges y rencontreront le gratin mondial comme les Pays-Bas dès de demain, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne une manière de marquer les esprits aussi pour les Red Lions qui restent sur quelques déceptions ces derniers temps et pourtant pour Marc Coudron le président de la fédération, il ne faudra pas tenir compte des résultats a priori ce serait logique d'être dernier puisqu'on joue contre trois équipes qui sont euh, donc d'être quatrième euh, sur quatre, puisqu'on joue contre trois équipes qui sont devant nous au classement mondial dans cette période pré Jeux Olympiques il y, y a certaines choses qui sont encore pour l'instant dissimulées ou cachées euh, pour, pour que les, les, ce soit une surprise pour les adversaires lors des Jeux Olympiques ce qui m'importe c'est que euh, les équipes, enfin euh, notre équipe euh, continue à bien peaufiner ses automatismes, garde un, un rythme et, et augmente leur niveau de jeu au fur et à mesure de la compétition. Ici, euh, ils ont trois matchs en quatre jours, c'est quand même assez euh, rude et euh, se, se garde près et, et met tout en place pour qu'ils soient euh, surtout en forme le jour J qui est le, le, 6, euh, le 6 août 2016. Marc Coudron, président de la Fédération de hockey, le premier match. C'est donc pour demain. Et puis, petite précision, dépêche AFP qui vient de tomber de ASO, l'organisation du Tour de France. L'étape de demain devrait bien être raccourcie au Mont Ventoux en cause du vent. Et puis Lucas, petit euh, clin d'œil encore à l'Euro. L'UEFA de la Fédération donc Européenne a annoncé aujourd'hui le résultat des votes concernant les plus beaux buts de l'Euro 2016. Et c'est le Hongrois Zoltan. C'est Gérard pardon, qui a été plébiscité par les fans pour son but inscrit contre le Portugal dans un match un petit peu fou. Euh, si vous en rappelez que c'était terminé par un score de 3 partout. Alors est-ce que vous vous souvenez de, de ce but hmm, Lucas J'ai vu que les matchs de la Belgique. vais euh, vous décevoir. Alors on n'a pas vu ce tir pas vu grand chose, en fait. Bon, bon, <rire> bon pas rectangle. Vu. Bon, allez, ça tombe Bien, puisque si vous n'êtes pas le seul, le tout est à voir ou à revoir pour ceux qui l'ont déjà vu sur le site sport de l'RTBF. Un grand merci, Christophe Reculé. Le 5 à 7, se poursuit tout de suite à Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Et une nouvelle campagne de recrutement de pompiers volontaires voit le jour en Belgique. Bah oui, vous rêvez peut-être de monter sur la grande échelle, comme on dit, et devenir un soldat du feu. Eh bien, restez avec nous parce que nous verrons, eh bien, quels profils sont exactement recherchés et surtout, comment devenir un pompier volontaire. Et puis, on va chanter et même danser dans cette émission puisqu'on vous parlera d'un tube de l'été qui est belge. Une chanson plutôt décalée qui a pour héros l'Atomium de Bruxelles. Bah oui, deux comédiennes assez déjantées ont d'ailleurs décidé de réaliser un clip près de l'Atomium de Bruxelles vu qu'il est mis très en valeur le titre, le clip est totalement décalé kitsch et clownesque à la belge quoi, comme si vous préférez Rencontre dans un instant avec ces artistes et puis aussi peut-être que vous ne le savez pas, mais votre urine pourrait vous être utile, sachez que des chercheurs ont développé un procédé pour changer l'urine en, élect en électricité donc en énergie durable si vous préférez alors jusqu'où ça pourrait aller sur notre vie de tous les jours, est-ce qu'on pourrait un jour Vous imaginez recharger nos smartphones et nos batteries grâce à notre pipi Eh bien, on parlera science aujourd'hui dans le 5 à 7. Il y aura encore des cadeaux à gagner et notre fil rouge, on vous en parlera aussi. Mais d'abord, allô les pompiers. Et oui, une nouvelle campagne vient d'être lancée. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a présenté. On recherche des pompiers volontaires. Marc Gilbert est avec nous. Bonjour Bonjour. Alors vous êtes président de la Fédération Royale des Pompiers. Euh, par euh, pompiers volontaire, est-ce qu'on entend par là pompiers bénévole Non, pas du tout. Un pompier volontaire est un pompier, tout comme un pompier professionnel, mais à temps partiel. C'est-à-dire qu'il peut effectuer deux gardes de 12 heures par semaine maximum, et donc sur un montant, sur un total de 52 semaines, et donc il suit les mêmes formations que le pompier professionnel, et donc euh, est amené à intervenir de la même manière. Ce n'est pas un bénévole, c'est un pompier volontaire. C'est la différence entre un bénévole et un volontaire, c'est qu'il est payé à la prestation. Et est-ce qu'on peut le devenir à tout âge, ou bien vous privilégiez les plus jeunes Non, vous pouvez, si vous êtes en pleine forme et que vous avez 50 ans ou même 60, pourquoi pas devenir pompier, puisque vous pouvez naître à tout moment, du moment que vous réussissez le certificat d'aptitude fédérale, pour lequel il est demandé d'avoir un minimum 18 ans, mais il n'y a pas de, de limite maximale, et d'être en ordre au niveau médical, si vous avez une aptitude médicale et que vous possédez votre brevet de natation de 100 mètres, et bien sûr aussi d'autres conditions telles qu'une bonne conduite et MERS un permis de conduire B et jouir des droits civils et politiques, eh bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez effectuer le certificat d'aptitude fédérale. Alors justement, pour, pour pouvoir passer ce certificat, est-ce qu'il faut déjà, à la base, avoir des aptitudes, avoir certaines qualités à remplir Alors oui, puisque je l'ai dit, le certificat d'aptitude fédérale va comporter trois tests. Mmh. Il y aura un test de compétences, donc de connaissances générales, qui sont en réalité du niveau du sixième année secondaire professionnel, mais il ne faut pas avoir de diplôme pour postuler comme pompier, j'insiste bien. Le deuxième test est un test d'habileté manuelle, c'est-à-dire de savoir euh, scier, de savoir euh, éventuellement visser et autres. Et le troisième test est un, est un test d'épreuve d'aptitude physique, et il faut réussir les trois parce que ça... Chacun est éliminatoire, il faut réussir les trois pour pouvoir euh, avoir obtenir ce certificat d'aptitude fédérale qui est valable, je vais dire, tout le temps, sauf le dernier test qui n'est valable que deux ans, c'est le test d'aptitude physique, parce qu'il faudra le représenter. Si on n'a pas été engagé dans une zone de secours, il faudra le représenter pour euh, pouvoir garder ce certificat d'aptitude fédérale. Alors ça c'est pour les tests, mais qu'en est-il de, de la formation Il y a une formation après je suppose quand même Alors il y a une formation en train, seulement il faut attendre bien sûr qu'une zone de secours, quand on a le certificat d'aptitude fédérale, je dirais que c'est une clé, il faudra attendre qu'une zone de secours puisse recruter des pompiers volontaires ou professionnels. C'est obligatoire pour pouvoir postuler, mais tant qu'il n'y a pas de recrutement, bien le certificat d'aptitude mmh, pose, mais on ne s'est pas rentré. Alors si vous voulez plus d'informations pour devenir pompier volontaire, vous surfez sur le 3FW.be un grand merci Marc Gilbert d'avoir été avec nous sur Vivacité. Dico food, Dico food, Dico food, Dico food. Le DicoFood, Food dit 5 à 7. Bonsoir à tous. Le Dico Food va s'arrêter ce soir, milieu de semaine. On a envie d'un plat convivial à la lettre P. On va se faire une paella, mais moi j'ai le souvenir de ma maman qui faisait une paella et ça prenait des heures et c'était sublime mais c'était tout cuit séparément tout, le, le poulet, les calamars tout était cuit séparément, les scampis les moules, c'était un travail monumental et ici je vais vous proposer une sorte de paella express, alors on est, c'est évidemment pas le même mijoté mais vous allez vous retrouver avec un résultat super ça va vous faire vraiment voyager, vous allez être en Espagne, vous allez avoir le bon truc sympa à mettre au milieu de la table et qui est super beau visuellement parce qu'une paella ça reste le wow quand on met à table ça reste cet effet là et vous allez avoir quelque chose qui sera simple à faire. Alors, simple, une grande sauteuse. Vous faites suer des oignons dans cette grande sauteuse, une belle quantité d'huile d'olive, et vous attendez que vos oignons deviennent un peu plus transparents avant d'ajouter de l'ail et du poivron. Alors, je prends un poivron rouge, juste coupé en lamelles, Rien de bien méchant, vous pouvez le couper, le couper en brunoise si vous avez peur que vos invités n'aiment pas les poivrons ou que vous n'aimez pas, mais c'est important d'avoir ce légume là-dedans, ça, ça va de pair. Et vous ajoutez là-dessus, et c'est la clé, 200 grammes de chorizo. Vous prenez un chorizo entier ou vous prenez un chorizo en tranche, peu importe, s'il est entier, vous le coupez en petits cubes et vous le faites revenir, l'idée c'est qu'il rende sa graisse. Vous devez le laisser rendre cette belle matière grasse rouge, super sexy, qui va vraiment vraiment enrober l'oignon, l'ail et le poivron et qui va donner la saveur de base à l'entièreté du plat. Donc, c'est ça qu'on veut. Là-dessus, vous ajoutez du riz. Alors, vous utilisez du riz rond. Vous avez deux possibilités. Vous avez dans, le super, dans les supermarchés du riz rond à, à paella, bien sûr, donc du riz espagnol, ou vous avez du riz arborio, euh, qui est un riz plutôt à risotto, un riz italien, mais les deux fonctionnent et c'est le même principe. C'est un riz rond qui va absorber davantage de liquide. Vous ajoutez le riz, vous mélangez bien. Un petit fond de poisson, fond de poisson bocal. Hein, bocal, 400 ml, on ne s'ennuie pas au supermarché, dans lequel vous avez dilué un peu de safran et vous laissez cuire 15 minutes. Et dans une poêle, vous faites brunir des petites cuisses de poulet. Vous disposez les cuisses sur la paella en devenir. Vous ajoutez vos campi, juste cuit, calmar, moule, petit pois. Et vous prolongez tout par-dessus et vous prolongez la cuisson 5 minutes. Vos campi, calmar, moule, petit pois, tout sera cuit suffisamment bien au bout de 5 minutes. On est dans quelque chose qui ne demande rien et la casserole sera déjà bouillante. La seule chose qui nécessite une cuisson à part, c'est le poulet. Et vous aurez votre paella clé sur porte.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 Votre partenaire pour l'été. Solaire Mini Format Premier Soin. Tout est chez Faites vous plaisir. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique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 Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de canapés. C'est chez Lenbacher.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 My love, vélo, Vivacité, Wallonie-Bruxelles Tourisme, 365.be et Chemin du Rail présente la première nuit du Ravel. Mercredi 20 juillet à 18h, départ du Grognon, direction Floreff et Faustaville pour le concert du Grand Jojo. Ensuite, les dégustations à l'Abbaye de Maretsou et au Musée de la Fraise à Wépion avant le petit-déj à 7h du mat à l'Auberge de Jeunesse de Namur. Inscription obligatoire sur nuitduravel.be you <laughs> Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité. Bonsoir David riffon Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. La fin de l'ère David Cameron au Royaume-Uni. Le Premier ministre, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, a remis sa démission à la reine Elizabeth II peu après 18h à Buckingham Palace. Quelques minutes plus tôt, il avait quitté pour la dernière fois le 10 Downing Street en souhaitant à son pays qu'il aime tant de continuer à réussir. Theresa May lui succède au poste de Premier ministre. C'est une information RTBF du 9 mai matière de bourse pour les étudiants. L'échec ne sera plus considéré comme un critère pour être refusé. Jusqu'à présent, les étudiants boursiers recevaient ce coup de pouce en raison de revenus insuffisants de leurs parents mais ils devaient absolument réussir pour continuer à percevoir. Cette bourse ne sera donc plus le cas. Ils ont, eux, réussi leur première année de médecine mais ils ont raté le concours qui donne accès au numéro Inami pour pouvoir un jour exercer. 246 étudiants sont dits reçus collés. Certains d'entre eux ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont saisi le Conseil d'État. Tour de France 11 e étape remportée au sprint par Peter Sagan le coureur Tinkoff a créé une bordure dans le final avec un équipier Chris Froome et un autre Sky ont rapidement réagi le reste du peloton a été piégé Sagan s'impose devant Froome qui reprend 12 secondes au total il en possède désormais 28 d'avance au général sur Adam Yates et puis c'est parti pour 5 jours de festival à Dour près de Mons plus de 200 000 festivaliers attendus Underworld les Pixies ou encore de Prodigy sont notamment à l'affiche Merci David on va développer Mais tout ça dans le prochain journal, ce sera à 19h. Mais d'abord, du côté de la météo, il y a bien plus, il eu y y pas mal de pluie aujourd'hui, Dominique. Y <rire> ça va s'arrêter le temps de la nuit, en tout cas. 6 à 12 degrés côté température, moins de vent. Par contre, des brumes et des nuages bas qui vont se former surtout au sud du pays demain matin. Après la dissipation de ces brumes et nuages bas, encore des éclaircies en partie de matinée, puis ensuite à nouveau des averses un peu plus espacées. Puis côté des températures, ça ne va pas bouger. Sort un petit peu comme aujourd'hui demain 14 à 19 degrés. Allez merci Dominique, on part sur la route. Avec Pierre Collard-Bovie, bonsoir. Bonsoir, euh, avec une euh, um, situation qui s'améliore nettement, on a vécu des moments difficiles cet après-midi avec deux accidents qui ont provoqué de lourds, lourds ralentissements, le point dans les tunnels de Bruxelles, vous ralentissez toujours à cette heure-ci, la plupart des tunnels de, de la capitale. En ce qui concerne le ring eh bien, il y avait un accident très important tout à l'heure qui a provoqué des fils de jusqu'à 19 km et on a perdu 2h30 maintenant c'est limité à 32 minutes dans le trajet Zaventem Grand Vega pour l'extérieur, c'est encore conséquent mais ça va quand même beaucoup mieux, donc plus 32 minutes Plus 18 minutes pour l'intérieur Zaventem-Cafou-Léonard, plus 10 minutes pour l'extérieur Grand Bigard, au titre, plus 10 pour l'intérieur Grand Bigar Zaventem, extérieur Cafou-Léonard Zaventem, plus 10 minutes. Un accident sur le 403 Tournée-Bruges qui a aussi été important puisque l'autoroute a même été coupée à hauteur de Lichterveld. Vert tourné, ça roule depuis quelques temps maintenant et le passage s'effectue toujours uniquement via la bande d'arrêt d'urgence en direction de Bruges. on perdez encore 10 à 12 minutes. Et puis un accident sur le 40 Bruxelles-Gon à hauteur de à la botte de sortie est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 Et un mot sur le fil rouge du 5 à 7 d'aujourd'hui. On vous parlait de Cristiano Ronaldo qui a été adorable avec les supporters pendant l'Euro 2016. Il a fait plein de selfies. On vous a demandé si vous aviez rencontré des stars. Et ben vous en avez rencontré beaucoup, visiblement. Il y a quelqu'un qui a rencontré Christophe Willem. Elle s'appelle Nat. Elle nous écrit depuis Noirmoutier. Il était hyper sympa. C'était plutôt elle qui était en train d'avoir la tremblote quand elle l'a rencontré. Euh, un autre a vu Laurent Gérard, très sympa aussi. Un homme extraordinaire, visiblement. Danny Briand, très sympathique. Francis Huster, oui. Elise Semoun Même sortie du restaurant pour faire une photo avec mon fils, c'est Lana de Walcourt qui nous envoyait ça. Danny Bouon a été rencontré à la sortie du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. On a quelqu'un qui a vu Patrick Bruel et qui est adorable aussi. Par contre, les plus antipathiques pour cette personne qui n'a pas signé, bah oui, on se mouille pas. Eh bien, sur les frérots de la Vega. Visiblement, ils étaient mal lunés le jour où cette personne les a vus. Renaud, très sympa. Frédéric François sur la plage d'un hôtel à lille marisse Maurice, très sympa. C'est Céline qui l'a vu. Euh, Loïc Noté, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Visiblement, est aussi très disponible pour cette fan. Continuez à envoyer bah, vos, vos petites expériences avec euh, les stars que vous avez rencontrées sur le Facebook du 5 à 7. Vous tapez ça sur le moteur de recherche, vous allez trouver ça très facilement. 5 à 7. Allez, on parle de musique maintenant. Le prochain tube de l'été sera peut-être belge. Nous allons avoir une des Girls Next Door avec nous. Alors elles ont fait, c'est un groupe de filles qui a fait une chanson plutôt décalée, on va dire sur l'Atomium. On vous fait découvrir d'abord le petit extrait. moderne, sensuelle, audacieuse, lumineuse. Ah. En plein centre de Bruxelles, à 300 mètres du désert, il y a alors un symbole magique. En acier inoxydable, des structures inébranlables, c'est le progrès scientifique. Quand je me regarde en bas, Mon Polska, Polska, Polska, Polska, bien Polska, Polska, Polska, Polska, On dit merci à Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, la tour il L'atomium Ah, je vous avais dit, c'est plutôt décalé, c'est assez original. Evelyne de Maude, vous êtes avec nous, vous êtes une des deux interprètes, bonsoir. Bonsoir. Bon, original, ça c'est clair, hein. décalé, mais aussi éducatif. Hein. On en apprend des choses sur l'atomium oh, dans un... votre chanson. Ben oui, nous-mêmes on en a appris. <rire> ben oui, vous avez vraiment bien fait ça, quoi. vous êtes vraiment bien, bien renseigné. Comment ça vous est venue cette idée Un petit peu farfelue, il faut le dire. Certes. Bah écoute, on avait, on avait juste envie de, de faire une petite chanson, enfin euh, une petite chanson, une et, et, et d'autres chansons humoristiques avec euh, Anne Van de Pla, qui est aussi comédienne. Et euh, bah écoute, on s'est réunis un jour euh, chez elle, on a débriefé sur des thèmes, et puis euh, Anne euh, <rire> a dit pourquoi pas l'atomium. Oui, ça aurait pu n'importe quoi en fait, qu n'importe quoi d'autre en fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Et bam, euh, c'est tombé là-dessus. Et bah si vous en continuez dès comme ça, vous allez pouvoir en faire une sur le Manneken Piece ou Jeanneken Peace, hein, qui est moins connue d'ailleurs. Oui, oui, bon, après pas trop Belle-Gobelk non plus, mais euh, sur le Vion ah. de Waterloo ou tout sait. Oui, on peut faire plein <rire> de choses. Alors, en plus, vous avez fait un clip, et le clip est tout aussi euh, étonnant. Donc ça se déroule aux alentours de, de l'Atomium. Même dans l'Atomium, si j'ai bien, bien vu, vous avez l'autorisation d'y rentrer pour tourner Voilà, oui, c'est ça. On a eu la chance d'avoir les droits de, de tourner dans... Deux boules de l'atomium Et ils ont et dit euh... quoi, euh, ceux qui avaient les deux boules qui... <rire> Mais écoute, ils n'ont pas encore vu le, la chanson, je pense Là, Vous êtes les premiers, vous avez tout ah, de okay. Même les gens de l'atomium n'ont pas encore vu le, le clip Donc euh, on est curieuse de voir ce qu'ils vont dire Alors c'est bien, ça a l'air de bien vous faire rire ce que vous avez fait Mais est-ce que vous voudriez, par exemple, leur faire toute une continuité Un avenir un petit peu comme Max Boulbil l'a fait en France Donc quelqu'un qui fait pas mal de parodies et tout ça Eh bien exactement, tu retires les mots de, de ma bouche, moi j'aimerais oui. euh, voilà, faire un peu le Max Bull Bill version fille euh, duo, euh, ça, ça me plairait bien, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de Belges qui font ça et encore moins de filles. Donc, euh... Et en Belgique on a de la matière en plus, hein, ah. si vous voulez partir et dans la parodie Dans la parodie, ah, bon. là, vous avez du business à apprendre, là, à mon avis. Exactement. Et le but, c'est un peu de parodie aussi, de faire différents styles de, de, de, de chansons, quoi, de parodier un peu différents styles et, et de parler de sujets un petit peu euh, bah, en opposition. Quoi, un petit peu, elle n'a rien à voir avec, euh, avec une musique qui est plutôt euh, sérieuse, ou en tout cas, euh, qui, est bien, qui est bien calée, quoi, enfin, qui est bien reconnue. Ouais, et toujours dans ce côté un petit peu clownesque, ou bien vous pourrez valser vers quelque chose justement de plus sérieux Ah ah, eh bien, écoute, euh, à voir, mais en tout cas, si nous, on a d'autres projets euh, de faire, évidemment, d'autres euh, chansons euh, du même style, mais pourquoi pas glisser euh, d'autres euh, chansons à thème peut-être plus plus sérieux et des chansons plus, plus sérieuses aussi ouais. ça, me, ça, me, ça me plairait beaucoup de travailler un petit peu de euh, entre les deux extrêmes quoi enfin on n'en est, en est pas là bon, on n'en est pas là pour l'instant il y a cette chanson sur l'atomium d'ailleurs j'ai le clip qui est en train de défiler devant mes yeux allez voir ce clip les amis nous on va vous le mettre sur la page facebook de vivacité sur le site de vivacité est ce que aussi parce que ouais ça peut être aussi pris pour quelque chose de sérieux parce que ça permettrait aussi de redorer un petit peu l'image de Bruxelles après tout ce qui s'est passé Mais exactement, c'était aussi un petit peu le, le... On a voulu sortir un peu plus tôt pour, pour, pour, pour, pour l'été, ce qui s'annonce euh, <rire> pour adorer l'été, pour redorer, oui, effectivement, un petit peu la, la Belgique après les attentats et un petit peu euh, attirer, euh, attirer les gens, le, le tourisme. Et, et Et, et, et voilà. Allez, si vous pouvez y contribuer c'est quand même très chouette et c'est très sympa à regarder, la musique est bien entraînante en plus vous le trouverez donc je vous l'ai dit sur internet Atomium, de Girl Next Door, un grand merci Evelyne d'avoir été avec nous. De rien, à bientôt. On, on va poursuivre en musique, je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, parce que là c'est très sérieux, c'est le Pop Story de Marc Tosca Pop, pop. Story Pop Story Manons et vanupier, passez votre chemin Ah oh oh, le charrazin, monsieur, le Aujourd'hui, Pop Story est consacré à l'aristocratie chantante Mais ne vous laissez pas gruger Il ne suffit pas de s'attribuer un titre de prince ou de roi du showbiz Pour que du sang bleu coule dans vos tubes Suivez mon regard Bien sûr, la première des princesses qui nous vient à l'esprit Balaya l'industrie musicale d'un ouragan numéro 1 des ventes Mais qui se souvient de Flash qui a suivi Flash. Mademoiselle Dana Owens a choisi comme pseudo Queen Latifa, fille de policier et d'enseignante, cette reine n'a rien de sissi-impératrice et n'a pas grandi dans un château à courir entre douves, donjons et chemins de ronde. Alors pourquoi Queen Parce que très vite, les gens du métier l'ont élevée au titre de reine du hip-hop. Et le surnom Latifa, qui veut dire gentille, lui a été donné par son cousin. d'Alzano Lombardo, Pierre Paolo Pelandi est aussi et surtout le créateur de Dream, l'inoubliable générique du top 50. Ce compositeur a donc la lignée nécessaire pour figurer dans ce pop-story spécial sans bleu. Alors, pourquoi avoir choisi ce pseudo Pi lion Eh bien tout simplement parce que le lion, roi des animaux, est l'emblème de sa famille. C'est Erika, alors Son titre de princesse, c'est-il complètement bidon En fait, pas vraiment. Erika est la petite fille d'un authentique chef de tribu du Cameroun, donc sans bleu. On peut lui adresser des son Altesse à l'appel, même si dans ses chansons, le reggae et Bob Marley passent loin devant le menuet et sa chorégraphie de révérence et autres courbettes. Trop de blabla, et me dit cet homme-là. Trop de j'ai donné déjà. Trop de et me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Wow, Cet on a, oui, je le déli. La femme prend trop d'assurance. sur ah, aia. Yeah, Wał. Wow. oui, c'est elle qui assure le toit et la pitance. Wał. Lewą ląb, c'est elle qui. La femme n'a plus de. Authentique princesse, princesse Erika a été pointée parmi les meilleures ventes en France en 1987 avec trop de blabla. Story, story. Sold en électroménager chez Kitchen Market, plancha, presse agrume, croque monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Les idées blancs, la cuisine. Viva. La déco, c'est quoi C'est qui déco.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 5 à 7 Jusqu'à 19h Sur Vivacité Et puis vous aurez rendez-vous comme d'habitude avec le Tip Top Quotidien C'est Olivier Gilin qui va vous diffuser Tous ces titres qui sont présents dans le classement Du samedi, le classement des coups de cœur De Vivacité Alors vous le faites aussi un petit peu ce classement Puisque vous n'hésitez pas à nous dire quand vous aimez Ou quand vous n'aimez pas un morceau Et bien d'ailleurs celui que vous allez entendre ici en petit extrait Parce que vous l'entendrez en entier dans le Tip Top Celui-ci vous l'aimez particulièrement Être enfin face à soi-même Être fort, être fun, être encore face à soi-même Alors la voix de Marc Lavoine, ça si vous l'avez reconnu, vous n'avez peut-être pas reconnu cœur de Pirate et Arthur H. à présent dans son morceau « Vivre ou ne pas vivre », ce sont les souliers rouges que vous retrouverez tout à l'heure à partir de 19h dans le Tip Top de Vivacité. Et un cadeau, c'est vrai qu'on est vraiment pas avare en cadeau durant cette semaine sans vivacité et ce, durant tout l'été. On vous envoie dans l'espace, on vous envoie dans la quatrième dimension pour pouvoir aller découvrir en famille le Futuroscope de Poitiers. Vous connaissez évidemment ce parc vraiment extraordinaire. Hein, pour y avoir déjà été, je peux vous dire qu'il y a des attractions à vous couper le souffle. Vous avez aussi rendez-vous avec les personnages hein, qui sont présents dans ce parc, les héros de l'âge de glace ou encore les lapins crétins. Il vous suffit de remplir un simple formulaire, un questionnaire plutôt pour tenter de remporter un séjour pour toute la famille. Un séjour de plusieurs jours pour deux adultes et deux enfants. Le tout, tout fera payer par Vivacité. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet dans la rubrique concours, www.vivacité.be, rubrique concours. Et là, vous répondez à quelques petites questions relativement simples sur le Futuroscope et sur ce qui s'y passe. Vous envoyez tout ça et vendredi, peut-être qu'on vous rappellera dans le 5 à 7 si vous avez la chance d'être tiré au sort. All right. Ah, ça donne envie, hein. C'est le genre de truc qui, qui titille un petit peu, qui donne envie de quoi? Bah, de faire pipi, parce que peut-être que vous l'ignorez, mais votre pipi va peut-être par, peut-être pouvoir vous servir dans votre quotidien, dans votre maison. Un jour, on n'en est pas là. Hein. Les scientifiques ont fait quelques avancées. Ils ont d'ailleurs développé un procédé pour changer l'urine en électricité. Alors, jusqu'où ça peut aller tout ça? Est-ce que vraiment c'est à nos portes? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir quelque, en faire quelque chose d'utile au quotidien? Nous avons Cornille Rabé qui est avec nous, qui est Chimiste au département de biochimie et technologie microbienne à l'université de Gand. Bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, elle est étonnante quand même, cette, cette, cette étude, euh, professeur. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire des choses pareilles avec notre pipi bah, En fait, euh, on peut faire l'électricité avec le pipi. Euh, Ce n'est pas de problème. Euh, comme euh, mon collègue euh, en Angleterre a démontré, euh, on peut faire un petit peu d'électricité. Et je dis un petit peu, c'est bien pour. Euh, Illuminer les toilettes, mais je ne pense pas que, que ça va rouler votre voiture. Ah pas encore. Pas encore. Et justement, mais comment c'est possible? Il y a quoi dans, dans l'urine qui permet de, de créer de l'énergie? Euh, en fait, l'urine euh, a euh, assez beaucoup de, de matière organique dedans. Hein mmh. Et ce sont des organiques euh, très simples. Et alors, euh, il y a beaucoup d'énergie dans ça et on a trouvé des bactéries qui peuvent faire l'électricité de ces organiques. Et, Et en plus, euh, l'urine, c'est très clair, euh, c'est un liquide quand de, quand, sans de particules. Alors c'est très bien pour utiliser dans un système complexe pour faire l'électricité. Oui, donc pour des, des, des choses un petit peu plus, plus simples à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que ça s'est déjà vu en Belgique Est-ce qu'en Belgique, on a déjà fait ça Parce que j'ai vu qu'en en Angleterre, par exemple, pendant un festival, il y avait des, des urinoirs un petit peu spéciaux qui permettaient justement euh, de créer assez d'énergie pour éclairer au LED ou bien pour permettre aux gens de recharger leur smartphone. Euh, on n'a pas fait ça déjà euh, en Belgique. C'est une t technologie euh, assez nouveau. Euh Mais il y a beaucoup de démonstrations euh, dans le monde de, de diverses euh, applications euh, où on fait l'électricité de, de l'eau des déchets, de, de, de, de, de la terre, euh, dans, le, dans le sédiment marine. Alors, euh, il y a beaucoup de bactéries qui, qui font l'électricité et on peut l'utiliser pour, euh, pour les, les gadgets comme les, les mobile phones euh, ou euh, autrement les, les senseurs euh, qui sont dans l'océan. Super, vraiment merci pour ces éclaircissements parce que l'article nous rendait un petit peu dubitatif, nous dans le 5 à 7 mais là maintenant c'est beaucoup plus clair et qui sait dans les années futures peut-être que ça servira vraiment à rouler à rouler en voiture par exemple ce serait une bonne chose, un grand merci professeur d'avoir été avec nous sans vivacité 5 à 7. En début d'émission je vais vous proposer d'aller voir Pascal Obispo, le téléphone va peut-être sonner chez vous d'ici quelques secondes, il se, pr il se présentera au francophonie de spa, ce sera le 20 juillet prochain et beaucoup de fans ont participé pour gagner leur place de concert. J'espère que si vous avez envoyé un SMS, c'est en train de sonner chez vous et que vous ne faites que faire durer le suspense. Allô Bonjour, c'est Vivacité qui est à l'appareil. Joël. Joël, vous allez voir Pascal Obispo. Joël, vous êtes une grande fan de Pascal Oui, oui, oui. Ah bah, Vous l'avez déjà vu alors Oui, oh oui. bah, Pas besoin des places alors je peux, je peux les offrir à quelqu'un d'autre Non, celle-là, je ne le pas. Ah ok, oui parce que c'est un nouveau spectacle, il va chanter les anciennes chansons, oh, si. il va chanter aussi les nouvelles et en plus vous êtes en lice pour le tirage au sort final qui aura lieu vendredi, Joël, dans le 5 à 7, vous pourrez peut-être gagner un francopasse. Vous savez ce que c'est un francopasse Euh, oui, c'est le full ça, c'est les ouais. scènes, oui. Okay. Voilà, vous pouvez aller partout, okay. voir tous les concerts que vous voulez, si vous gagnez ça, vous pouvez voir, bon, Obispo c'est sûr, c'est fait, mais aussi euh, Zazie, Luan, Kenji, tous ces artistes qui seront présents au francophonie de spa cette année. Il y a qui d'autres qui vous plairait, tiens, par Pascal Obispo, que vous avez vu sur l'affiche Euh, ben j'ai les places pour Zavis déjà. Ah déjà, ok. Donc oui, vous allez passer déjà. plusieurs jours aux francopholies de spa. Oui, bon, oui, oui, pour oui. ceux qui n'ont pas gagné, vous, vous me permettez que je leur offre un, une petite chance de gagner quelque chose quand même Oui. Hein. Non. Bah enfin, vous êtes durs, vous êtes durs, parce qu'il y a encore des places, ah oui. y encore oui, des places pour Kenji. Il y a encore des places, merci beaucoup. Il y a encore des places pour Kenji. Alors, les autres qui n'ont pas gagné, vous pouvez aller sur le site www.vivacité.be afin de remporter vos, vos places pour aller voir Kenji Girac. En tout cas, j'espère vous réentendre vendredi, Joël, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre merci. fidélité au 5 à 7 sur Vivacité. Merci. merci. Les enfants de cœur je vous conseille de ne pas faire les marioles. Tout à fait, Jean-Jacques. C'est vrai, nous recevons donc ce matin l'eau de près Et je vous avoue que j'ai un peu calé devant le portrait parce qu'il y a tellement de choses à dire sur notre invité que j'avais peur de dire des carabistouilles. Donc je me suis dit, je vais faire son portrait sous forme d'interview. Ce sera plus simple. C'est pas grave, c'est disais... comme d'habitude. D'accord. Il <rire> est sympa, c'est comme ça. change pas non. Non, vous savez, Lou, donc j'ai préparé ma question, parce que c'est interview. Wow. Mais il se passe un truc que vous ne savez pas, c'est que j'ai préparé vos réponses. Voici le texte, donc c'est vous qui allez les carabistouilles. Il le découvre, je qui qu'il n'était pas au courant. Vous êtes prêts oui. On peut y aller Alors, bonjour, mon petit loup Bonjour, mon petit lapin. Alors, Lou, en préparant votre interview, j'ai découvert que votre vrai prénom, c'était Francis. Comment vous avez finalement choisi ce prénom de loup Parce que je jouais dans un orchestre qui s'appelait Les loups à Non, tu dois lire la réponse. Ah Il va, il va comprendre le principe. Hein. Sorry. Pour une fois qu'il répondait. <rire> Alors, comment vous avez choisi ce prénom de loup Bon, quand j'étais jaune, je voulais faire partie d'un mouvement de jeunesse, mais mes parents ont refusé. Du coup, j'ai fait des études de vétérinaire. Euh, je ne comprends pas. C'est quoi le rapport avec votre prénom Ben, je suis enfin devenu un loup Veto. Ah ouais. hey, elle est mieux que ta blague avec les signes et ton groupe. Alors, <rire> vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, du coup, je me pose une petite question. Où est-ce que vous vivez en ce moment En Belgique, en Thaïlande T'es où, mon loup Oh, tu sais, mon canard, je vais un peu partout. J'ai vécu en Jamaïque, aux États-Unis, en Haïti, et puis je n'ai jamais été propriétaire, c'est toujours des locations. Ah bon Tu loues, loup <rire> Allez, changez de page. Oui, mais ceci dit, je possède quand même un bar qui est réservé uniquement aux bad boys. Oh, au petit voyou de banlieue. Il s'appelle comment ce bar Le Lou Bar. <rire> ouais, bon. C'est pas idiot. Mais Je sais que la Thaïlande occupe une place importante dans ta vie, alors quoi pour la Thaïlande Ah, j'adore ce pays, j'ai enregistré plusieurs chants en Thaïlande. Tu en sais, j'en ai par exemple enregistré un sur un célèbre peintre espagnol. Un chant sur un célèbre peintre espagnol Lequel Picasso Non, Goya. Et il faut vraiment que tu écoutes mon chant Thaï Goya. <rire> Pataya, Pataya, l'avion Ce chant Goya, vous l'avez enregistré en Thaïlande, <rire> dans une cave en dessous du lou bar. Oui. Ça sonne mieux quand tu enregistres des chants Latsou. Oui. Oui. Ouais. oui. Ça c'est dur. En tout cas, quel cas <rire> En tout cas, j'ai envie de dire quelle carrière. Les two man sound, les loups de bananas, évidemment. On ne peut pas en passer à côté. Hein. La chanson « ça plane pour moi » qui est sans doute la chanson belge la plus connue au monde. Là, il y a eu ce procès avec Plastique Bertrand pour savoir qui a vraiment chanté la chanson. Petite anecdote, Plastique Bertrand, ça c'est vrai. Le vrai nom de Plastique Bertrand, c'est Roger Jouret. Oui, d'ailleurs, je lui ai proposé à l'époque de faire une reprise sous son vrai nom. Ah bon, une reprise de quelle chanson J'aurais voulu être un artiste. <rires> Alors. Ça colle bien en plus. On l'évoquait tout à l'heure, vous avez aussi vécu aux états unis À Miami. Oui. j'avais comme voisin Michel Sardou Céline Dion et Jack Nicholson ah oui Jack Nicholson était votre voisin à Miami et vous étiez copain à Miami oui et vous, êtes, et vous étiez copain c'est ce qui est marqué sur la lettre oui, oui on était à Miami ah vous étiez à Miami à Miami ok bon alors pour terminer Lou j'imagine que vous avez plein de projets est-ce qu'on peut savoir quel sera le prochain et eh bien je vais enregistrer une chanson avec Garou oui. ouais. c'est ça que ça va cartonner un duo Lou Garou Euh... Eh bien ok, ok voilà On y est arrivé Merci mon petit loup Merci mon petit lapin <rire> Christophe Bourdon, vous faisiez le portrait de Léo de Prey et les enfants de coeur, Vous le retrouvez dimanche à partir de 9h du matin. sur Viva mais ici, ce soir, il est déjà là pour le tip-top. Ah oui, Bonsoir. De... Ça, rigoler, rigoler, ça rigole. De rigoler, ce sont les pros maintenant. Bon, ça s'est bien passé pour vous. C'était parfait. Ah, C'est parfait. Je prends le relais donc pour la quotidienne du tip-top qui arrive dans quelques instants et on débutera juste après les infos de 19h avec Julian Peretta. <musique>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 Près de 250 étudiants en première année de médecine ont réussi leurs examens, mais ils ont raté le concours. Concours indispensable pour obtenir un numéro inami à l'issue de leurs études. Ces reçus collés, comme on les appelle, pourront repasser en deuxième session en septembre. Mais dix d'entre eux ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont saisi le Conseil d'État. Plus de 200 mètres de fil ce matin devant la Tour des Finances à Bruxelles des